Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix, ravi de vous retrouver, ouais, quel beau Grand Prix d'Arabie Saoudite Ah moi j'ai été euh, sur le bord de mon siège pendant toute cette course, Max Verstappen qui remporte ce Grand Prix d'Arabie Saoudite je pense que j'ai l'impression d'avoir déjà prononcé 12 316 fois. Euh, nouveau doublé Red Bull, Max Verstappen qui s'impose devant Sergio Perez. Ça fait un bail qu'il n'avait pas commencé une saison par deux doublés, je crois. Mais non, parce que l'an dernier, c'était déjà le cas. Donc non, en fait, ça fait, ça fait un an <rire> euh, déjà que, que Red Bull n'avait pas commencé une saison avec deux doublés de suite. Mais euh... c'est la première fois que Verstappen s'impose lors des deux premiers Grands Prix de la saison, par contre. Et c'est effrayant quand on connaît les années <rire> 2022 et 2023. Moi, j'aime bien l'idée de se dire qu'il fait encore des premières, qu'il voilà, expérimente encore des nouvelles choses, il découvre des trucs. Max Verstappen, c'est très bien pour lui. Centième podium en Formule 1, on le rappelle, pour Max Verstappen en 188 Grands Prix. Ça fait plus de 1 sur 2, hein. pour ceux qui ne sont pas très bons en maths. <rire> c'est beaucoup. Euh, autant vous dire que c'est quand même déjà pas mal. Verstappen qui s'impose devant Pérez et Leclerc, le même podium que nous avions déjà du côté du, du Bahreïn. Et finalement un peu le même, le même Grand Prix qu'on a eu du côté du, du Bahreïn, mais avec un nouveau pilote. Donc on va pouvoir évidemment en parler euh, largement. Euh, Michael a raison sur YouTube de dire hâte de recueillir les impressions de Paul Hulkenberg il a son point. Il est là, voilà. Il, il, il nous a dit de toute façon, il ne viendrait dans l'émission mais aussi de marquer un point. Donc ça ah oui. y est, Paul est avec nous. Comment Je veux bien que lorsqu'Alonso fait une bonne course, c'est Hülk marque des points. Donc, bon, je ne sais pas si ça arrivera souvent cette année, mais en tout cas, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, je crois, c'est ma première depuis la fin de la saison dernière. Donc ravi de vous retrouver tous. Et puis, bah, comme tu l'as dit, Michael, pas un résultat exceptionnel à, à analyser puisqu'il n'y a pas eu vraiment de surprise. Euh, deuxième circuit, très différent du premier, mais un résultat, tu l'as dit, très similaire. En revanche, quand même, euh, euh, voilà, un jeune britannique de 18 ans qui nous aura rendu le week-end vraiment, euh, vraiment intéressant et qui, euh, j'aimerais en parler plus tard, euh, va remettre en cause le modèle un petit peu trop, pour moi, euh, frileux des équipes qui veulent trop s'appuyer sur les pilotes d'expérience trentenaire, euh, qui ont certes de l'expérience et qui, qui ont des rapports, des retours techniques euh, Très, très important, surtout en vue d'une nouvelle réglementation qui arrive, mais j'aimerais, j'espère que le week-end de Birman, et dans une moindre mesure celui de Liam Lawson l'année dernière, les week-ends de Lawson l'année dernière, me rappellent que des jeunes pilotes peuvent aussi tout à fait être Voilà, mettre le pied à l'étrier, être compétitif immédiatement, parce que ce qu'on a vu ce week-end, c'est quand même assez exceptionnel du côté de C'était, Ferrari. C'est extrêmement rare, c'est le plus jeune pilote Ferrari de l'histoire, de toute façon, euh, mmh. Oliver Berman. Euh, et tiens, je, je mets les points sur les Yves tout de suite, après avoir entendu Gaëtan Videron en parler pendant tout un week-end, c'est Berman. It's a bear, it's a man, it's a bear man <rire> Et c'est pas Birman qui a fait les super course pour Ferrari, enfin, euh, comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on va souvent dire son nom dans les prochaines années, donc autant tout de suite, évidemment, faire en sorte que tout le monde l'ait euh, bien intégré. Comment va Manu ce soir Bah ça va, bonsoir tout le monde, euh, effectivement, bon, c'était un petit peu la sieste, Grand Prix, mais heureusement qu'il y avait Oliverman, effectivement, pour, euh, pour euh, faire un point d'intérêt à suivre tout le long, et en fait... Euh, à suivre Toulon de manière assez impressionnante on y reviendra, enfin, il y a beaucoup à dire sur lui parce que vraiment c'est euh, je pense qu'on ne réalise pas l'ampleur la, de ses débuts euh, mmh. qui ont été absolument fous et euh, voilà et puis effectivement Max Verstappen tu disais 100 podiums sur 188 courses quand, il a été, euh, quand on lui a donné ses statistiques il a dit bah oui ça fait 88 où je ne suis pas monté dessus donc euh, ça, voilà est bien supportable, bien. On est marre. <rire> Arrêtez monsieur Verstappen 188 vie grand prix 100 podiums, c'est pas mal c'est plutôt correct mais ce que j'aime bien c'est beaucoup de gens qui disent ah oui mais enfin regardez, Verstappen quand même waouh, Hamilton lui a besoin de la meilleure voiture pour le faire, Verstappen non, oh, voilà les mmh. <rire> ouais. gens te regardent dans les yeux tu, tu dis ça, tu dis eh ben, on, va, on va encore passer une belle année ça va être encore euh, encore sympathique de, de revoir tout ça euh, mais du coup on va pouvoir y aller messieurs avec, euh, avec Red Bull hein, voilà. désolé cette fois-ci la FIA n'a pas fait suffisamment de choses pour qu'on puisse commencer <rire> l'émission par elle, là il va bien falloir commencer par Red Bull euh, avec Max Verstappen, Sergio Perez la tête du championnat tout va bien en piste voilà on va s'arrêter là parce que c'est le cas la voiture est imprenable euh, Verstappen a encore fait une pôle stratosphérique en course, il n'a eu aucune concurrence. Finalement, heureusement que Pérez n'est pas bon du tout sur le, le samedi sur les départs, hein, parce que ça nous, ça nous donne 4-5 tours intéressants. Quoi. <rire> pas beaucoup plus, mais oui, heureusement, parce que c'est vrai qu'on a euh, le, le seul point d'intérêt, au final, c'est de savoir si, quand Pérez va être deuxième. Mais en fait, euh, on voit que de toute façon, euh, même quand il fait pas la qualif parfaite, parce que c'était déjà le cas à Bahreïn, et il est qualifié cinquième. Là, il se qualifie troisième donc il rate la première ligne deux fois, mais de toute façon, il ne lui faut jamais plus d'une euh, poignée de tours pour revenir deuxième Et après, il est, il est nettement devant, quoi. Enfin, euh, nettement devant il n'était pas nettement devant à Barrel, mais on voit, on voit quand même qu'il ne force pas non plus énormément. Euh, là, il prend une pénalité. Bon, de toute façon, c'est pas... Enfin, euh, ouais, globalement, il n'y a pas de problème pour Red Bull, quoi. En fait, il n'y a pas de, pas de concurrence directe. Enfin, euh, encore une fois... Hein, On l'a cru un peu en qualif et encore que euh, en qualif, on a cru qu'il y avait Perez qui avait un peu de, de, de soucis parce que Verstappen met quand même 3 dixièmes à tout le monde. Et mmh. puis, euh, en course, il n'y a, a, a pas de grain de sable qui vient, qui vient poser un problème. Il n'y a rien. Y a pas, la voiture est parfaite. Le pilote de numéro 1 est parfait. Le pilote de numéro 11 fait le taf. Donc, en fait, mmh. euh, c'est euh, 44 points la semaine dernière. 43 cette semaine. Euh, merci à Hamilton puis à Leclerc qui a pris le... C'est Leclerc qui a fait le meilleur tour, je crois. Oui, dans non, le même. dernier tour. Qui a pris le meilleur tour. Verstappen ne l'a pas fait, mais bon, c'est pas non plus. Je pense que c'est anecdotique. Quoi. Donc, pour l'instant, euh, c'est imbattable. Et, euh, pas de... enfin, on ne sait jamais. Après la fiabilité, et tout ça, les erreurs de pilote, hein, ça peut arriver, Verstappen n'est pas non plus à l'abri d'enfer. Et de se mettre à enfer, Mais pour l'instant, il n'y a pas de concurrence et les euh, évolutions. Des, gros, des équipes arriveront un petit peu. Il y a quelques nouveautés en Australie, quelques nouveautés au Japon, mais en fait, il ne faut pas attendre avant Imola, qui mmh. est la sixième course de la saison, pour euh, voir. Non, septième un, deux, trois, Oui, quatre, cinq quatre, la Chine, septième, six Miami, septième, septième, septième Imola, ouais, c'est ça Septième course Imola. Euh, septième course Imola pour voir des vrais gros packages d'évolution chez les équipes, puisqu'en fait, euh, les évolutions ne les amèneront pas à Miami, il y a un sprint, pas en Chine, il y a un sprint, et avant, c'est trop court et c'est trop loin. donc euh, voilà Du coup. Euh, Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Bah, et, et quand on sait que de toute façon Red Bull, l'année dernière, était déjà absolument performante sur tous les circuits, tous les types, que ce soit des circuits humains, des circuits avec des virages lents, des virages rapides, des lignes droites, ils sont bons absolument partout. On n'a eu que deux grands prix sur 24, donc on va, ne on va pas déjà vous dire qu'ils vont faire des doublés partout, mais euh, on est parti sur les bases de l'année dernière. On va, on va quand même être honnête aussi. Euh, j'ai failli parler d'une Formule 1 de vitesse, c'est ce qu'on lit un peu à gauche et à droite. Il y a 5 top teams et 5 équipes un peu reléguées. Moi, j'ai envie de parler d'une F1 à 3 vitesses en ce début de saison, mmh. enfin trois catégories. On a vraiment Red Bull dans 5 catégories. quatre top teams voilà, qui aimeraient euh, plus tard dans la saison pouvoir concurrencer, mais on voit qu'ils ont encore du, du chemin à faire, plus ou moins selon les équipes. Et effectivement, 5 équipes un peu, un peu décrochées. Mais, euh, mais là, euh, et ce n'est pas pour lui tomber dessus parce qu'il fait un début de saison très correct, mais le. Sergio Perez est pour moi le meilleur symbole de ce début de saison parfait de Red Bull. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit devenu à l'intersaison meilleur que Leclerc, Alonso, Hamilton ou autre. Je pense simplement que Red Bull est trop fort et que lui aussi fait un meilleur travail que l'année dernière. La voiture a l'air de mieux lui convenir. Mais attention, rappelons-nous que Perez commence souvent très très bien avant de, de, de parfois baisser le pied. Même si cette année, je me dis que euh, je le vois moins flanché parce que je pense qu'il a accepté son, son rôle. Je pense qu'il sait qu'il ne peut pas être candidat au titre face à un Verstappen aussi stratosphérique. Parce qu'en fait, je pense que personne ne le serait aujourd'hui et encore moins lui. Je crois qu'il est à sa place en tant que numéro 2 de l'équipe. Tu l'as dit, Manu, il fait le taf. Je pense qu'il gagnera quelques courses cette année, mais il faudra un problème mécanique ou une erreur de Verstappen. Mais bon, on a vu l'année dernière, la fiabilité chez Red Bull est parfaite. Verstappen, il n'y a aucune erreur à signaler depuis deux ans. En fait, il n'y a rien de flagrant, à part peut-être un TTC en essai libre et encore. Donc, à ce rythme-là, oui, ça va être difficile à battre. Et aux autres, tout simplement, de d'essayer de, de, de rattraper le retard cette saison pour, pourquoi pas, rêver j'ai pas déjà envie de parler l'année prochaine, mais il faut aussi être réaliste rêver plutôt d'une un, bonne saison 2025, parce qu'on sait que cette année ça va être très dur et que Max risque d'aller chercher un, un quatrième titre consécutif, parce qu'encore une fois bah, il est absolument parfait, il ne se lasse pas de gagner, et il ne fait aucune erreur, donc à partir mmh. de là c'est implacable. On vous demande, voyez-vous Pérez gagner sans consigne, inquiétez Max sans consigne <rire> Euh... Euh... Non, il a pris 13 secondes encore à ce week-end quand même je sais pas si on se rend compte du fait qu'il termine pas dans le même dixième que son équipier non plus s'il veut l'inquiéter il faudra qu'il lui fasse peur dans un couloir Red Bull ou un truc comme ça parce que... sinon il l'inquiétera pas ailleurs quoi. en piste c'est pas possible en piste, et qu'il qu soit déjà dixièmes. moins de, de 3 ou 4 dixièmes en qualif en fait ce serait un bon début parce que voilà, euh, bon, Jedi c'est un circuit où bon, en plus la, la position sur la piste était particulièrement importante on en parlera pour d'autres équipes mais Euh, tant qu'il est à 2, 3, 4, voire 5 places derrière son coéquipé sur la grille, de toute façon, il ne peut déjà pas le menacer. Donc, euh, il faudrait qu'il commence à augmenter son rythme le samedi. Mais ça, c'est le domaine où il n'a jamais atteint Max Verstappen depuis 3 ans. J'ai du mal à croire que cette année, ça change. Euh, donc, non. À, à, la, à, à la régulière, je vois Max se battre sur toutes les courses, malheureusement, euh, à moins d'un week-end vraiment sans. Mais encore une fois, j'attends de voir un, un, un week-end sans pour Max. Ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé. Jusque-là, Perez devra se contenter au mieux des deuxièmes places. Tu dis malheureusement parce que t'es anti-verstappen, c'est ça Évidemment <rire> Je sais bien que ça fait un bail qu'il n'est pas venu, mais enfin on l'a pas oublié, hein vous en C'est pas parce qu'on admet que c'est le meilleur qu'on aime bien. Hein ça, ça peut nous embêter de l'admettre, sachez-le. Ah, c'est toujours pareil on, on, on, finalement on a vécu tellement de cycles de domination dans l'histoire dans, dans de la F1 c'est toujours dur au moment où on les vit je pense que dans, dans quelques années quand ce sera fini enfin si ça se finit un jour euh, cette domination que <rire> on, on, on lui reconnaîtra non, mais après tout les années Schumacher si vous n'étiez pas fan de Ferrari ou les années Hamilton si vous n'étiez pas fan de, de ou de Mercedes c'était aussi pas forcément agréable à, à suivre pendant des années aujourd'hui Hamilton je pense qu'on en parle comme un très grand pilote et entre guillemets c'est pas qu'on oublie ces saisons sans suspense mais Reste surtout le palmarès et l'histoire et l'aura du pilote, je trouve. donc euh, J'espère que dans quelques années, on parlera des de, années de Max et Red Bull comme on parle des, des autres grands pilotes avant lui, parce qu'il le mérite, il est tout simplement euh, au-dessus du lot. <rire> bon, si Verstappen en course, on n'a pas un 10. <rire> c'est le seul truc qui peut l'arrêter, quasiment. Hein, euh, et c'est de plus en plus... Euh... Euh, récent. Alors on vous dit euh, que c'est compliqué pour me... Paul le micro. On a regardé, normalement c'est bien le bon micro qui capture. Hein. Donc euh, écoutez, ah. peut-être qu'il peut qu vit dans un bocal après, je ne sais pas. pas... encore Ça va encore. Hein. Je vais rapprocher un peu. Euh, c'est Paul ASMR. Vous allez avoir. <rire> voilà, alors maintenant le chat. Si vous vous plaignez... Sachez que c'est votre faute. Voilà. C'est comme les fans de F1 qui disent ah, depuis 2017, les formulaires se dépassent plus. Vous les avez voulu plus rapides, eh c'est votre faute. Vous avez voulu Paul qui parle plus près de son micro, eh ben, vous devrez vivre avec. Voilà. Pe une petite vibe, euh, François Delacour c'est ta faute. <rire> voilà. Et alors, par contre, évidemment, à tous ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas pu se plaindre puisqu'ils ne sont pas en direct, Échec enfin je, je ne sais pas. C'est je... votre faute, vous n'êtes qu'à être là pour vous plaindre. <rire> coup, coup dur, euh, voilà, <rire> qu'est-ce que les qu cours vous disent Désolé, c'est un, un peu plus compliqué. Bon, après Red Bull, l'avantage c'est que tout s'est bien passé en piste, mais alors en dehors. Euh... <rire> bah, alors en dehors, ça se tasse un peu quand même, c'est moins mais la guerre ouverte que c'était. Euh, <rire> mais on ne sait pas trop en fait, on ne sait pas exactement parce qu'ils ont un peu été un incendie. Oliver Minslav, donc le PDG de Red Bull, était présent pour, euh, pour mettre un peu les choses au clair. Ça a fonctionné parce que Helmut Marco. On a entendu, euh, dans le week-end, on a tous entendu. notre Marco était prêt à se faire suspendre, l'autre Marco était prêt à se faire virer. Euh, on a entendu que voilà tout le monde allait partir. Bon, Peut-être que c'est le cas, hein, on ne sait pas, parce qu'il y a ça, a priori, en... Comment A priori, en coulisses, ça a plutôt tendance à bouger quand même. Je pense que Ferrari veut vraiment récupérer les gens. Mais, euh, mais globalement, c'est euh, quand même... Euh, on va dire plus calme, euh, Minsaf a mis un peu le, les points sur les i, il a rassuré Marco apparemment, après on ne sait pas quelle est la, la, la, la relation entre Horner et les autres, donc du coup euh, ça reste toujours un peu flou, euh, la question c'est de savoir est-ce que, euh, est est que ça va rester comme ça, ou est-ce que c'est juste un pansement qui a été mis et que dans deux semaines ce sera de nouveau la guerre ouverte, Euh, après les déclarations continuent du côté du clan Verstappen où euh, on n'est pas fermé à partir et Red Bull a dit aussi qu'ils n'étaient pas fermés enfin qu'ils qu accepteraient qu'ils partent donc il y a quand même toutes les rumeurs sont, sont bien vérifiées bien, euh, bien vraies en tout cas vérifiées, euh, bah, de toute façon elles se vérifient les unes après les autres puisqu'il y a quand même des déclarations qui sortent dans la presse euh, et au final euh, on ne sait pas exactement où on est Red Bull dans, sa, dans ses relations entre le, les cadres dirigeants tout ce qu'on sait c'est que A priori, euh, ça permet en tout cas à Horner de faire passer son affaire de, de mœurs présumées en arrière-plan, euh, puisque ça on n'en parle plus du tout. Aujourd'hui, c'est devenu juste une guerre ouverte, mais en fait, on, on oublie un peu. Il se dit que la personne qui a été lésée a reçu de l'argent. Alors, ça, est-ce que c'est vrai On ne sait pas, mais les chiffres parlent de euh, 700 000 qui ont été arrondis à 1 million par Red Bull. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On ne sait pas. Part... En tout cas, on sait qu'on a appris pendant le week-end qu'elle avait été suspendue. Euh, voilà, après, euh, c'est euh, toujours un peu confus, mais bon, je dirais que la situation est moins chaotique qu'il y, euh, qu y a... Une semaine Qu'il y a une semaine. semaine. Alors euh, moi... Que... Vas-y, Non, je dis, est-ce que la, la situation est résolue pour autant Non. Bon, moi, ça me fait toujours rire parce que, euh, bah, encore <rire> une fois, la situation en elle-même n'est pas drôle, c'est pas de ça que je ris. Mais, mais j'aime bien parce que quand Red Bull arrondit, il passe de 700 000 à 1 million. Moi, quand on dit, c'est 8 centimes à la caisse pour, euh, pour les restos du cœur, si vous voulez. C'est pas, pas exactement la même chose. Tout ce truc s'optiquel, voulez-vous rajouter ouais. Et encore, je réfléchis, parce que je me dis, oui, mais attends, je pourrais peut-être m'en <rire> servir quand même. Alors que, bon, 300 000, bon, <rire> qu'est-ce que c'est, finalement hein, Ça ne fait que quelques canettes. Euh, donc, euh, voilà, c'est... On dit bonsoir tout le monde, on a pas eu de la chanson de YouTube ou pas encore hein Non, <rire> c'est une des ru rumeurs. Il y a eu tellement de rumeurs qu'il y a eu une rumeur comme quoi you euh, ah Alors, comme quoi, le mec euh, de la... Attends, c'était quoi, putain c'était quoi C'est le personne... mec de la sœur de la plaignante, non Ouais, c'est ça, le mec sœur. de la sœur de la plaignante ouais. était le gendre de The Edge, le guitar de... The Edge, oui. guitariste de U2, et que du coup, U2 aurait fait une chanson dessus, mais bon, ça, c'est des rumeurs totalement foireuses, mais a priori... Euh... Ah oui, non, ah, normalement, dans 10 minutes, ils nous annoncent que Sunday Bloody Sunday était en face fait Une <rire> <rire> chanson sur <sans rire> la fleur <faire> questionnante. Vous avaient <rire> tout anticipé. C'était fou, quand même. Hein. <rire> Regardez, ils n'en ont des <rire> messages que le dimanche. Ah bah, à un moment donné, il faut savoir. <rire> ah non, mais c'est assez... un moment, c'est brut ou net, mon frère. Alors, alors moi, quand je, quand je donne les 8 centimes, c'est net. Là, je ne sais pas si c'est brut du euh, côté de, de Red Bull ou voilà, est-ce qu'il récupère la TV, que je ne sais pas. ça Je n'ai pas, voilà, pas toute... Euh, Euh, toute l'info, euh, ça je vous le dis le supermarché défiscalise vos dons, oui mais ça va, j'aime donner mais je pense qu'ils doivent je, je pense que ça va, nos, nos magasins ne, ne vont pas trop faire de d'arrondissements fiscaux et de, et, de, et de manipulation, ça devrait bien le faire euh, c'est beau quand même de voir toutes ces magnifiques ribbers qui sont arrivés avec tout ça, euh, mais j'ai beaucoup aimé Helmut Marco. Parce que euh, l'intervention faisait globalement... Alors Helmut, bah, voilà, écoutez, ça, ça a bien marché encore ce, ce, samedi, enfin, ce, ce vendredi, pardon. Euh, la pôle il dit oh, oui, c'est super, la pôle de Max, euh, je vais être viré. Euh, Pérez, j'ai pas trop mal, mais euh, je vais perdre mon emploi. Mais Max, ça fait quand même un super tour. Mais vous dites quoi <rire> J'écoute entre <rire> les lignes, là, Helmut, et ça, euh, que se passe-t-il <rire> Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un aussi détendu en disant, bah, je vais me faire virer. Voilà, il n'y a pas de... Puis le lendemain, dit non, dit on va discuter, tout va bien. Vous savez, Oliver Mislaf est un grand ami. Donc voilà, c'est pas trop... De toute façon, est-ce qu'on doit rappeler qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant tout ce que dit ce cher Helmut Marco C'est pas parce qu'il dit tout va bien, euh, je serai là pour les trois prochaines années, parce que mon contrat court pour trois ans, que ce sera comme ça, hein, évidemment. Et euh, je ne suis... serai pas surpris, moi non plus, que ça repart de plus belle à Melbourne, si d'ici là, il y a une révélation ou quoi que ce soit. Et je ne pense pas non plus que les autres équipes vont... Euh... Bon, laisser bah, lâcher le truc comme ça aussi. Hein. donc euh, On n'a très certainement pas fini un temps de parler de, de cette histoire. donc euh, ouais, À suivre. À suivre. Euh, ce serait quand même bien pour le sport, par contre, que ce soit réglé rapidement, mais ouais, ça, ça risque de prendre encore euh, un certain temps, la rubrique People dans tout ça. Potentiellement un marasme de plus en plus important. En tout cas, ça fait qu'on a de nouveau vu Jerry Horner était présente aux côtés de son, son mari, enfin au côté ouais. pardon, Jerry Lerner qui, qui, qui, qui, qui joue avec son mari comme une marionnette, soyons peut-être plus précis, Encore une fois c'est assez impressionnant. De faire, ouais. tu, tu sens le sourire crispé sur les photos ou est-ce que tu sens que c'est pas naturel ou non, pas Tu es ouais, sur ça, et... sous le podium, tu eh, regarde, on ouais. oui. a l'impression que c'est un enfant de 5 ans, c'était ouais. terrible. Et effectivement, Xuan se dit, c'est vrai que quand on, tant qu'on parle de, de Red Bull, euh, Max Verstappen a fait une course sur iRacing à 3h du mat' euh, dans, la, dans la nuit. Et il a dit qu'en fait, il se faisait un peu chier parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Et du coup, bah, pour essayer de pour se détendre, il a joué à iRacing. Et voilà, parce qu'il a toujours un petit setup. Il joue à la manette tranquillement avec son PC portable, j'imagine. Et euh, voilà, en fait, quand il ne pilote pas, il pilote. C'était le... il... il... la main de la course, hein, Manu, ce que tu disais. De quoi La, la veille de la course. Ouais, la veille de la course, ouais. Ah, euh, là, tout le euh... temps, pendant tout le week-end, enfin, en fait, oui, oui, à chaque oui. fois qu'il n'était pas au circuit, il était sur les Racing. C'était... Euh, je crois que le, le samedi, ça, ça il a gagné pas. sa course. Il a fait, hey, super les gars, il a levé une bière, et puis après il est parti à l'hôtel il a joué aux Racing encore. C'est prodigieux. Euh, et avant le Grand Prix de Bayern, c'était FIFA, oui. Parce qu'en plus, il stream, tu vois, il fait comme nous, mais le lendemain, il gagne un Grand Prix. Nous moins. Donc c'est quand même assez... Euh... Ah, C'est impressionnant, mais on ne peut vraiment rien dire, parce qu'à un moment donné, il gagne les courants prix derrière, donc il peut faire ce qu'il veut, il peut jouer jusqu'à 6h du mat', on s'en fiche complètement. Euh... Ça me rappelle l'époque, tu sais, où Hamilton faisait beaucoup de, de défilés, machin, et euh, entre la Malaisie et la Chine, il était allé à New York, donc tout le monde avait dit, ou à Miami, je ne sais plus, aux états unis donc tout le monde lui avait dit en conférence de presse, oui, mais euh, en gros, il y avait plein de rumeurs comme quoi euh, vos, vos responsables ne sont pas contents parce que euh, Vous, vous, vous avez des distractions et tout ça et en fait arrivé au Grand Prix Chine il avait démoli la concurrence en mode bah en fait ça change rien donc, euh. et là c'est pareil il s'en fout il peut se coucher à 4h du mat du moment que le lendemain il fait ce qu'il fait il euh, n'y a pas de, pas de soucis puis, alors, puis alors, il faut quand même dire un truc c'est vrai que la, le métier de pilote de F1 a quand même bien changé sur les horaires bon, alors, déjà là c'est un Grand Prix de nuit donc forcément ouais. euh, tu commences ta journée plus tard mais même sur les Grands Prix Européens aujourd'hui le pilote arrive quand même beaucoup plus tard ils ont, voilà, ils ont op tellement optimisé beaucoup de choses, euh, qui a plus le besoin, comme à l'époque, d'arriver à 7h30 du matin, de commencer à éplucher ouais. les données pendant 2h, de faire... Ah, le parc fermé, hein. Parc non, fermé, ça vrai. fait que le dimanche, il n'y a plus de réglages à faire, alors ils ont quand même mmh. des choses à préparer, mais là, quand la course est à 20h local, euh, bon, bah, ils n'arrivent pas, pas sur le circuit à 8h du matin. Mmh. Donc, euh, il, peut, il peut quand même aller se coucher un petit peu plus tard. Euh, bonsoir à Schizophiles, bonsoir à tout le monde, d'ailleurs, merci à Yacaterpillar et Sebset qui nous ont... Offrir des, des abonnements c'est très gentil euh, tout le monde on dit j'ai pas eu de mécanos de Redbus sur mécanique simulateur sur Twitch non parce qu'eux ils dorment quand même hein, eux je pense que le. encore que je dis ça j'avais vu euh, avant le Grand Prix de Bahreïn enfin après le Grand Prix de Bahreïn mais il, il avait filmé avant un mécanicien de chez McLaren qui avait fait un petit euh, vlog de sa, sa journée bah ça va hein il dit et là je me réveille le samedi matin avant le Grand Prix euh, je décide d'aller à la piscine de l'hôtel zut elle est fermée bah qu'est-ce que je fais je vais dans l'hôtel où il y a un de mes potes et je vais dans la piscine de l'autre hôtel bah ça va <rire> on vous dérange pas les mécanos <rire> c'est devenu Mais alors je dis ça j'en rigole mais c'est très bien hein, Moi je, je, je trouve que c'est bien plus positif cette version là que la version où ils ont se couchent à 4h du matin ils sont à 6h sur le circuit machin. c'est bien mieux pour tout le monde ils ont beaucoup de Grand Prix beaucoup de travail toute l'année Ils ont bien le droit de se, se détendre un peu. Mais c'est vrai que ça, ça contraste avec le, les, les méthodes qui étaient utilisées il y a ne serait-ce que 10 ans, où c'était euh, pas la même chose. Mais avant, le bien-être des employés, on s'en foutait. Alors que maintenant, c'est un sujet. C'est quand même beaucoup mieux. Euh, écoutez, Red Bull, ça c'est fait. Hein, ça, on, est, on est pas mal. Ferrari. Bon. Charles Leclerc a encore fait un grand prix normal de Charles Leclerc. Tout va bien. Il est troisième. Voilà. Bon. <rire> Sans les soucis de, de Bahrein, oui, c'est vrai qu'on peut penser que sans ses soucis de frein à Bahrein, il faisait aussi troisième, là, voilà, un Grand Prix sans, sans problème. Euh, ouais, rien, rien à dire, en fait, il ne pouvait pas faire mieux qu'une première ligne le, le vendredi, et puis une troisième place le, le samedi, donc euh, euh, parfait, quoi. Et puis la confirmation que Ferrari est effectivement bien la deuxième force euh, sur la ah, circuit ouais. différent de, de Bahrein, et largement, comme tu dis, ils ont, ils ont un certain matelas sur... Euh, Mercedes et McLaren euh, je reviendrai après Aston pour moi cette cinquième place n'est pas représentative de leur vrai niveau mais Ferrari est effectivement la deuxième force euh, malheureusement encore un peu loin de Red Bull pour leur, pour leur poser problème mais c'est la première équipe qui sera placée si jamais Red Bull justement passe à, au travers d'un week-end euh, donc voilà c'est bon c'est bon à savoir c'est quand, quand même prometteur pour la suite ça, ça confirme qu'ils sont dans, dans la bonne direction que, que Fred Vasseur et ses équipes font du bon travail on sent beaucoup de sérénité dans cette équipe Euh, on n'est plus du tout dans cette espèce de, de, de mélodrame, je trouve, qu'on avait ces dernières années en début de saison, quand c'était un peu compliqué, que les galères s'enchaînaient. Bon, là, voilà, le, le premier week-end de Bahreïn était compliqué. Malgré ça, ils font 3 et 4, donc c'est quand même euh, très bien. Et, euh, et là, bah, voilà, le clair largement au-dessus du reste du, du plateau. Donc, euh, donc non, c'est tout bon pour Ferrari avec ce qu'ils ont en ce moment. Voilà. Ouais. Maintenant, le, le, ce qu'on espère pour eux et, et pour le suspense, c'est que leur développement leur permettra à terme de, de se rapprocher de Red Bull cette année. Et un Leclerc en pleine forme et un Sainz aussi, j'en doute pas, on le récupérera lui aussi en pleine forme. Euh, pourrait pourquoi pas aller jouer un peu les troubles faits. C'est un peu l'espoir cette année Ferrari parce que je vois, je vois vraiment pas, pour l'instant en tout cas, euh, les autres équipes se rapprocher suffisamment. Moi voilà. j'avoue que j'ai pas trouvé ça cool que Sainz vienne dans le paddock le lendemain d'une opération de l'appendicite. C'est bon, il, il, il, il se repose, on va pas lui en vouloir. Je veux dire, les gens ont pas commencé à dire Albonne ah, a fait du détresse respiratoire. Oh, oh le nul Non, non, ça, ça, ça va, on n'était pas méchants, donc il n'était pas obligé de se montrer dès le lendemain. Euh, si avait l'air bien. il avait, avait l'air quand même bien, bien marqué. Et puis bon, oui, fatigué. Je pense que après, je sais pas comment ça marche. Après, ah, il s'est peut-être fait sortir de l'hôpital et du coup, euh, il s'est dit, bon, bah, quitte à être là, autant y aller. Mais. Euh, <rire> Ils nous ont fait une qu on fait, bon, allez, monsieur Sainz, c'est bon maintenant, vous avez pas, euh, ça va. Hein <rire> on va dire... Bah, ouais, mais dit ça va, s'il n'a pas des sites, mais si tu l'as déjà eu, tu sais que le lendemain, niveau douleur, tu, tu douilles hein, quand même. C'est pas, je... pas rien, quoi. Eh, on t'enlève quand même un bout de ton, ton corps qui a été enflammé, euh, qui a gonflé et tout, qui t'a fait des, des douleurs abdominales pas possibles. Je pense que t'es pas, euh, pas super super quand même hein C'est ça. ça, surtout devrait... si les médecins ne voulaient pas qu'ils sortent effectivement... Euh... Bah ouais ouais non c'est pas, mais bon, voilà, pas euh, malin, mais bon, heureusement ça dire. va, euh, ça a l'air oui. d'aller... Euh, alors Melbourne moi ce qui m'inquiète le plus c'est le voyage en fait, parce que je pense qu'en soi, pour rouler à Melbourne il n'y aura pas de soucis Mais faut s'enquiller les 20 heures d'avion euh, pour, euh, pour y aller quand même si, si jamais c'est encore un peu douloureux, un peu... Je sais pas, ça peut être un petit peu plus. Ouais, après, je sais que Albon est allé à Singapour, alors c'est moins long, mais euh, bon, s'il si, si fait le voyage en deux fois, euh, euh, s'il si le fait avec une escale de un ou deux jours, parce euh, que c'est Dubaï ou Singapour, les escales pour aller là-bas, mm. euh, peut-être que il... ça ira, quoi. Mais, euh... Oui, ou s'il part maintenant. Voilà, oui, Par maintenant, il fait un petit. Euh, il fait un Milan-Genève, euh, tu vois, vraiment pour aller <rire> tranquillement. Là. Là, on va pratiquer mais ça y est. Au moins, il arrivera à Melbourne. Par contre, il va falloir être... Ça va, après, c'est le Japon, non Derrière, donc ça... Oui, oui, oui. Oui, donc ça va, c'est pas loin. Et c'est deux semaines plus tard, moi j'imagine qu'il rentrera entre-temps... Bah non, il aura le temps de deux semaines de faire le trajet, justement. Donc, oui, c'est une semaine après... C'est une semaine, c'est une semaine. Attends, ah non, 24 mars, 7 avril, non, non, ce sera deux semaines. c'est ça, c'est deux semaines après. Deux semaines après, c'est dommage, il aura peut-être pu... On va dire, en même temps, le voyage en premier avec Singapour à Allemagne, ça ne va pas trop le fatiguer. C'est pas faux. Il a les mêmes turbulences que tout le monde. Arrêtez. C'est pas parce qu'il est dans un siège inclinable et qu'il reçoit du, du champagne et des petits fours que c'est plus, plus facile. <rire> voilà, sachez-le. C'est important à savoir. Euh, mais en tout cas, celui qui a bénéficié de ce problème médical, eh c'est incontestablement euh, Oli Berman, le pilote britannique de 18 ans, je crois avoir quand même vu des gens qui ont dit « Oh, le pauvre, il ne peut pas faire sa course de F2. » Oui, oh, bah, il a dû être tellement déçu. <rire> je pense que ça n'a pas trop dérangé. Ouais. Ça n'a pas trop embêté. Oliver Berman est, qui a donc terminé. Euh... Mmh. Pardon, je voulais faire parenthèse. Surtout que le début du championnat de F2, ça va dans tous les sens. C'est un peu n'importe quoi jusqu'ici. Mmh. Des problèmes de fiabilité, des crashs à répétition et tout. Pour l'instant, euh, non, je pense qu'il il avait fait la pole en plus. Donc, il avait fait le travail. Et euh, non, Évidemment, pas perdu son week-end. Il est très content de ne pas avoir discuté, disputé les courses de F2. Rassurez-vous oui, pour lui. Oui, je pense qu'il s'en sort, sort bien, hein, le, le garçon. On vous demande qui l'a remplacé en F2, mais personne, puisqu'il avait été faite. donc tu ne peux pas être remplacé. Il y oui. avait une voiture de, de moins. Oui. Euh, sur, sur les deux grilles de départ, Mais il termine septième de son premier Grand Prix en Formule 1 pour Ferrari, sans avoir fait les essais libres, en terminant devant London Royce et Lewis Hamilton, Euh, en ayant une nuque en vrac mais totale, parce que j'ai vu les caméras embarquées des derniers tours euh, quelqu'un m'a fait une vidéo sur Youtube qui est euh, très euh, qui, qui est très bonne pour, être, pour comprendre ce qui se passe, c'est à dire que sa tête dans le premier secteur elle est, va de gauche à droite a, mais pas dans euh, le sens des virages <rire> son headrest était abîmé sur les côtés ouais, il était tellement... enfoncé, euh, tellement ça avait tapé ouais. mais après je pense que oui euh, en fait ce qui m'impressionne c'est qu'il a eu l'air complètement rincé parce qu'il a dit que Hamilton l'avait aidé à sortir la voiture et tout ça mais À côté de ça, il n'a pas perdu en rythme. C'est-à-dire que son, son meilleur tour en course, il le fait dans le dernier. Mmh. Et, euh, et il le fait à moins à 4 de 4 dixièmes de celui de Leclerc, je crois. Euh, en fait, toute la course, il a été. Euh, à, grosso modo, quand ils étaient sur la même stratégie que Leclerc, il était entre 4 et 8 dixièmes. Euh, un ou deux tours à une seconde quand lui était un petit peu en baisse de régime et que Leclerc accélérait. Mais, euh, mais sinon, il était quasi. Dans ses tours rapides, quand Leclerc faisait des tours rapides, les deux étaient à moins d'une demi-seconde d'écart, demi ce qui est vraiment. Euh, Totalement fou, encore une fois, pour quelqu'un qui n'a même pas disputé les EL1 et EL2. C'est euh, dingue. Moi, je pensais qu'en course, il allait un peu se perdre parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il ne connaît pas la voiture, il ne connaît pas le, les gens autour de lui qui courent. Il ne connaît pas le, le, la manière de gérer une F1 sur ce long terme. Euh, et en fait, il a tout réussi. C'est-à-dire okay. qu'il euh, a euh, pris son départ propre. Il est resté en dehors des emmerdes. Il n'a pas fait de conneries derrière. Il n'a pas... Euh, perdu, il n'a pas, pas cramé des pneus en allant trop vite, il n'est pas allé trop lentement pour se faire dépasser. Quand il a eu des opportunités de dépassement, il les a saisies. Quand il n'en a pas eu, il est resté patient. Euh, enfin, c'est euh, la course parfaite, en fait. Il y a pas de... On peut rien lui reprocher. On peut lui reprocher... Et encore, même sa qualif, vais dire, on peut, il, fait, il passe pas en Q3, mais on ne peut pas lui reprocher. Il a 6 dixièmes de Leclerc. Et 6 dixièmes d'un Leclerc qui fait la première ligne entre les deux Red Bull, il euh, faut aller la chercher. C'est pas... Euh... C'est pas, pas six dixième d'un pilote de fond gris. Moi, euh... j'étais convaincu qu'il ne serait pas en Q2 déjà. Hein. Ouais, c'était déjà un euh, défi. Il, il finit 11 onzième à quelques millièmes de la Q3. C'est prodigieux, franchement, pour quelqu'un qui ouais, ouais. connaissait pas la voiture, euh, qui connaît pas le circuit. Parce que <coughs> le, premier, le premier tour qu'il a fait avec la F1, je crois qu'il était 16 secondes plus vite que la, que la F2. Ah, bah, c'est quand même mmh. autre chose quand les virages ils arrivent, euh, ils arrivent beaucoup plus vite mmh. dessus. C'est clair. C'est pas simple. Hein. Donc, franchement, vous se rendez compte qu'après euh, avoir disputé le Grand Prix, il a en gros doublé, voire triplé, son temps au volant d'une Formule 1. Euh, mmh. il, commence, il commence le Grand Prix avec une heure de Formule 1 dans, dans les jambes, en gros, parce que euh, bah, pendant les EL3, tu ne roules pas pendant une heure, tu ne roules pas l'intégralité des 60 minutes, et ensuite, il est éliminé en, en, en Q2. Donc, il arrive euh, avec, dans son premier Grand Prix euh, avec une heure au volant de la Formule 1. Voilà. Euh, C'est-à-dire que j'en viens même à penser que s'il avait pu disputer les Libres 1 et les Libres 2, Il aurait même pu, pourquoi pas, jouer la cinquième place de ce Grand Prix, parce que je pense qu'il a progressé au long du Grand, au long du Grand Prix même. Euh, C'est-à-dire que forcément, avec si peu de temps au volant de la voiture, le Grand Prix, ça a été un test, une séance de libre en nature, et comme tu l'as dit, Manu, il a relevé le test plus que la main. Euh, non, c'est bluffant, enfin, tout, tout a été dit déjà, euh, et je vais, je vais répéter ce que j'ai dit en, en préambule de l'émission, ça montre pour moi que les équipes doivent être moins frileuses au moment de, de recruter mmh. des, des jeunes pilotes, parce que, Euh, L'attitude, même après la course, dans sa radio, il est resté super calme. Bon, il devait être super fatigué aussi, mais euh, je sais pas, à sa place, j'ai 18 ans, je dispute ma première course et je fais 7ème dans une Ferrari, je pleure, quoi, hein, franchement. Euh, lui, on a l'impression, c'est que le mec est, est, est là, il a, il, a les, il a la tête sur les épaules, il est solide. Donc, euh, non, c'est vraiment. Euh, je, je répète, je faisais le parallèle avec Lawson l'année dernière. On a vraiment des jeunes talents qui demandent qu'à être en F1 et qui, qui vraiment le méritent pour moi. Quand, quand on fait un week-end aussi solide avec une préparation aussi aussi infime, aussi faible et qu'il y a d'autres pilotes qui ont 8 saisons, euh, se crachent au bout de 9 tours, bah, je suis désolé, c'est absolument, euh, absolument prodigieux. Non, vraiment, c'est prodigieux. Et il euh, y en a un qui doit se soucier déjà de sa place rapidement, c'est Magnussen chez Haas, oh, il... évidemment pour l'année prochaine, mais euh, et qui sait en cours de saison, parce que franchement, euh, très très grosse impression pour, pour ce jeune Britannique. Ouais. Mais là, en plus, on dit attention à l'effet de Vries, oui, mais... alors Oliver Berman, il n'est pas arrivé en F1 en ayant fait 4 saisons de F2 avant, euh, du WEC, euh, de la Formule E, machin. Il a fait 3e euh, de la F3 il y a 2 ans, 6e euh, de la F2 l'an dernier, et voilà, basta. Il, il a quand même une. 10 ans de moins. 10 ans de moins. Il a quand même un, aussi un parcours ça, en Formule de promotion qui est quand même très correct. En 2020, ouais. il gagne le championnat d'Allemagne et le championnat d'Italie de F4. Il gagne les deux la même année. Bon, pied, je pense qu'il est, est, est quand même très bon. Et puis, il, a, il arrive à 18 ans chez Ferrari. J'avais vu ouais. une statistique passer d'ailleurs. Il a doublé son nombre de followers Instagram en deux jours. Hein. Euh, il est passé de ah, 500 000 à plus d'un million. C'est normal, euh, normal. Il pilote la Scuderia Ferrari. Mais Tu te retrouves avec toute la, la pression que ça implique c'est le premier pilote à débuter chez Ferrari en F1 depuis Arturo Merzario en 1972 c'est le troisième plus jeune pilote de l'histoire de la F1 après Verstappen et Stroll et c'est le plus jeune pilote à conduire une Ferrari en Grand Prix donc euh, on ne se rend pas compte de de, euh, de, de la pression immense qui, est sur ses, qui était sur ses épaules mais mm. surtout c'est un pilote qui l'an dernier en F2 était un petit peu euh, du genre à paniquer c'est à dire que Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, généralement s'il y avait une connerie à faire, à faire, il la faisait. Et là, euh, il y avait 10 000 conneries à faire, il n'en a fait aucune. Parce que il y a vraiment, enfin, tout pouvait mal se passer, en fait, on ne se rend pas compte, mais dans un week-end comme ça, surtout tout sur un circuit, que les... enfin, un circuit dont tous les autres pilotes disent qu'il est euh, intimidant, qu'il est flippant, qu'il est euh, éprouvant, que c'est pour la concentration, il n'y a, a pas pire dans le calendrier. Et, euh... Et en fait, euh, il n'a euh, il il pas fait une seule erreur. Enfin, moi, je suis impressionné, parce que se mettre à 6 dixièmes de Charles Leclerc, connaissant son niveau de maîtrise de la voiture, son niveau de connaissance de la voiture, il est forcément allé à la limite. Et, euh, aller à la limite Parce qu'en fait, il prend quasiment euh, ce qu'un qu Perez prend par Verstappen dans un certain week ends Donc, c'est pas non plus comme s'il avait pris une valise, quoi. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a des moments où il a vraiment atteint la limite de la voiture. Et, euh, en fait... Il n'a pas, pas poussé au-delà de cette limite. Il a trouvé la limite de la voiture. Et la, la voiture est saine, il n'y a pas de souci. Mais euh, Ça aurait peut-être été plus délicat de commencer dans une As, paradoxalement. Mmh. Mais malgré tout, il y avait beaucoup moins d'enjeux s'il avait commencé chez As. Donc, euh, il aurait sûrement été moins sous l'œil des, des, des caméras et des, des observateurs. Et c'est vrai que pour moi, c'est un sans-faute. Et ça donne vraiment envie de le revoir au volant. Il a 6 séances de L1 euh, prévues cette année avec Haas. Euh, le patron de Haas, qui est Ayahu Komatsu, est élogieux depuis l'an dernier. Il a dit, fin, Depuis qu'il l'a fait euh, rouler au Mexique, de toute façon, il a dit que c'était un, un très très bon pilote, qu'il était très à l'écoute, qu'il était très euh, intelligent et qu'il comprenait vraiment énormément, et euh, qu'il avait un très bon coup de volant et qu'il était capable de mettre son intelligence au service de son coup de volant. Euh, on l'a vu ce week-end, donc c'est une confirmation, et je pense que chez AS. Évidemment qu'on a regardé cette prestation avec énormément d'attention. Et évidemment que Komatsu, qui était déjà convaincu, ça ne l'aura pas refroidi. Donc euh, le gros problème pour Magnussen, c'est que la saison de F2, Abu Dhabi excepté, se termine à Monza. Donc ça laisse quand même 8 courses pendant lesquelles Berman est totalement libre. Donc s'ils veulent euh, le mettre dans, au volant à ce moment-là, il n'y a, a rien qui s'y oppose. Euh, au pire il fera pas la F2 mais c'est pas grave parce que la F3 à ce moment là n'a plus de championnat donc Prima pourra piocher dans son pool de pilotes pour le remplacer donc euh, Magnussen qui alors ce week-end se qualifie devant Hülkenberg mais parce que Hülkenberg a un problème en Q3, <rire> en Q2 sinon c'était parti pour être la même chose a intérêt à un petit peu euh, accélérer parce que sinon ça risque de vite peser dans la balance au moment de dire est-ce qu'on continue avec Magnussen déjà bon pour 2025 On va pas se mentir, je pense que Haas ouais, euh, n'ayant plus Steiner à la barre, va commencer à arrêter ouais. de compter que sur des vieux ouais. pilotes, et va faire le taf qu'il est censé faire en tant que petite équipe, c'est-à-dire de donner des chances aux jeunes pilotes, et euh, bah, les jeunes pilotes chez Haas euh, ce sera Berman avant tout. Mais effectivement, rien ne dit que Magnussen, si jamais la saison n'est pas, pas assez bonne, ne nous a pas dégagé avant la fin. Mmh. Clairement, non. Moi, je pense que Il a en tout cas marqué de très gros points, là, euh, Berman, au propre comme au figuré. Euh, ouais. et en tout cas, septième de son premier Grand Prix. Voilà. Moi, je, il ne faut jamais, évidemment, être dans la culture de l'instant. Et vous savez que c'est ce qu'on essaie de ne pas trop faire et ne jamais euh, trop non plus s'enflammer. Mais enfin, là, il y a quand même de, de, de quoi euh, imaginer un, un, un bel avenir. Euh, parce qu'encore une fois, après, peut-être qu'il ne sera pas euh, top top en F2 cette année, comme euh, l'an dernier, ce n'était pas non plus exceptionnel. Mais voilà, euh, peut-être que la F1 lui convient mieux aussi. On ne sait pas. C'est peut-être. Euh... Il y a peut-être des pilotes qui sont mieux en Formule 1 qu'en F2 et malheureusement aussi des pilotes qui sont mieux en F2 qu'en F1 donc voilà c'est pas toujours simple peut-être que là il a trouvé une voiture avec un style de pilotage qui lui, qui lui conviendra mais j'espère en tout cas que ce sera moi j'espère que ce sera pas sa dernière course de l'année J'espère que vous pouvoir en, en rajouter. Mmh. Il ne fera pas des grandes perfs avec la As si, si le nerf roulait dedans, mais au moins. Euh... Mais en fait, on ne sait pas, parce ah, que la As, As avoir... elle n'est pas mauvaise. Hein. Oui, en fait, même... la As elle va en Q3. C'est vrai que avec, la. As elle va Q3, en Q3, elle marque des points. Hein. Faut pas oublier que c'est la sixième équipe à marquer des points, qu'il y en a encore quatre qui n'ont pas. Donc euh, ouais. As, c'est pas si mal cette année. Et, euh... et en fait, oui, la culture de l'instant, on n'est pas dedans. Euh, on n'était pas dedans déjà quand De Vries a fait ses débuts en disant attention, vous laissez pas endormir par le fait qu'il ait fait une bonne perf face à la Tifi. Parce que un c'est la Tifi. Deux, c'était Monza, qui est le circuit mmh. le plus facile à, à prendre en main pour les pilotes de la saison, puisqu'en fait, une fois que tu trouves les points de freinage, le reste est assez euh, facile. Alors, je mets évidemment des gros guillemets, mais on parle de pilotes qui ont quand même des années d'expérience dans ce sport auto. Euh, parce que euh, vous et nous, euh, non, ce serait pas pareil, mais euh, eux, ils, ils, ils savent ce qu'ils font, ce sont des professionnels. Me... Suis... Ah, moi, je calerais <rire> au panneau 400, hein, mais... Je sais que ça déjà pas jusqu'à 200, en va <rire> et, euh, et après, effectivement... Euh... De Vries, bon, il y avait quand même une des limitations qu'on avait vu en F2 où il, il a remporté encore une fois le titre face à Latifi, Tifi, donc c'était pas, pas, pas pareil. Et, euh, et surtout, il avait, comme tu disais, Paul, il avait 8 ans de plus au moment où il a fait ses débuts en F1 que Berman. Donc il euh, y, y a pas, il y a un monde d'écart entre les deux. Et encore une fois, circuit le plus facile versus circuit le plus difficile, Latifi versus Leclerc et euh, Williams de Fongry versus Ferrari qui est la deuxième force du plateau. Donc en fait, la situation est très différente et le défi proposé à Berman est très différent de celui proposé à De Vries euh, en 2022 mmh. clairement. clairement maintenant je, je, je nous imagine quand même en un Mozart freiner au panneau 400 et donc <rire> <rire> nous immobiliser à 200 mètres du virage et dire bah ah <rire> Moi, je pense que je ferais à peu près au moment où je passe devant les stands genre mais là c'est maintenant <rire> <rire> tu, tu freines tout en ayant passé toi une grande affaire Là, non, mais ça va trop vite, votre truc! C'est pas possible, mais qui, qui fait ça pour son propre plaisir, enfin, mais ça ne va pas. Euh, non, c'est compliqué. Merci, MacBow, qui euh, s'est abonné. Merci beaucoup. Euh, McLaren. Alors là, l'avantage, c'est que là, on va, on va partir sur 6 ou 7 équipes où, franchement, ça va, ça va dérouler. Hein. Là, ouais. euh, parce que McLaren, euh, Voilà hey, ça roule bien. Mal. Enfin. Après, il euh, y a quand même Norris 8ème parce que je ne comprends pas cette stratégie de ne pas l'avoir fait rentrer sous ses car comme tout le monde euh, euh, je, je pense qu'il voulait, euh, voulait tenter d'avoir un peu de piste libre et qu'il y ait ses ouais. safety derrière pour repasser au stand à ce moment là euh... oui mais Stroll l'avait abandonné <rire> oui mais restait encore... <rire> il, restait... <rire> il restait encore il encore Magnussen et Sargent non je rigole <rire> mais, euh... <rire> mais euh... non non mais après euh... oui oui c'était c'était compté sur des incidents qui n'ont pas eu lieu mais euh, malheureusement euh, bah, la, la stratégie n'était pas très bonne après ils l'ont tenté avec plusieurs pilotes, ça n'a oui. pas fonctionné si euh, Piastri avait pu euh, se mettre juste derrière lui et puis bloquer tout le monde peut-être qu'il aurait pu euh, arriver à la quatrième place mais ça n'a pas été le cas oui. euh, très beau week-end de Piastri qui bat Norris en calife ce qui n'est enfin, pas, oui, pas souvent le cas ce qui n'arrive pas souvent cas. Très bon week-end de McLaren globalement, parce qu'ils sont en 3 ligne alors qu'ils étaient en 4 ligne à la baraine. donc on voit qu'effectivement c'était bien le circuit qui leur convient mieux, mais que ça ne suffit pas à atteindre Ferrari, je ne parle même pas de Red Bull, euh, et puis bon, bah, battu par Alonso en qualif, on en reparlera après, mais, euh, mais bon, globalement, très bon week-end, McLaren ne fait pas d'étincelles, mais c'est solide, ça marque des points, euh, ça apprend la voiture, enfin on voit qu'ils sont, ils sont sereins, j'ai fait un article qui sortira demain sur Nekgene, où en gros, ils disent qu'il n'y a pas de... Hum, plus, il n'y a, de... a, a pas de problème sur la voiture, euh, en fait c'est une voiture qui est saine et qui se développe très bien, donc euh, mmh. c'est euh, plutôt rassurant, euh, pour eux aussi, pareil, pas de gros package prévu avant l'Europe, mais la voiture est suffisamment bonne, et la base de travail est suffisamment saine pour aller jusque là, et c'est vrai qu'on voit que les deux pilotes ont l'air de l'apprécier, ça va bien, les deux pilotes roulent dans un rythme proche, donc ça c'est très bien aussi, mmh. ça montre qu'il n'y a pas de grosse disparité, de, de... Enfin, qu'il n'y a pas un trait de caractère de la voiture qui ressort trop et qui bloque rien des deux pilotes, Euh, donc, euh, oui, c'est plutôt, euh, plutôt très bien. Alors, Bubble Boy, je vois étonnant de ne pas avoir pénalisé nos risques parce pas anticipé. Il n'y a pas d'étonnement du tout, puisque c'est un capteur, le capteur ne s'est pas activé, la pénalité ne tombe pas, en fait, mmh. tout simplement. C'est-à-dire que. Euh, Et j'aimerais que qu ce soit bien compris par tout le monde, parce que les gens qui disent Ah, mais c'est parce qu'il a euh, perdu l'avantage qu'il a gagné. Non. non. Alors, ça, ça, je vous rappelle, hein, chers amis, euh, parce que activez votre esprit critique, n'hésitez pas à aller chercher les sources d'informations, parce qu'avec l'IFIA, c'est très simple. Tous les documents sont en ligne. Tous. Et si vous voulez pas vous faire chier à aller sur le site de l'IFIA, il y a un compte Twitter qui les met tous. Automatiquement. Euh, et le, le, le, le, le document est d'une limpidité qui est mais claire et nette. Les commissaires ont regardé euh, la position et le système aussi donc des commissaires, ainsi aussi que de la vidéo, et ils ont déterminé que la vidéo a montré que la voiture numéro 4 a bougé avant le, départ, le signal du départ. Toutefois, la FIA a approuvé euh, et a également fourni le transpondeur qui est sur la voiture, transpondeur qui n'a pas indiqué un faux départ. C'est aussi simple que ça. L'article 48.1 alinéa A des, euh, du règlement sportif de la Formule 1 indique clairement que le jugement d'un départ volé ou non doit être fait avec... Euh, en regardant ce qu'indique le transpondeur qui n'a pas indiqué un faux, un faux départ. Point final Je ne sais même pas. Alors que. Euh, ils font, ok, les, les commissaires des fois nous font des justifications qui sont incompréhensibles, je comprends. Mais je n'arrive même pas à comprendre avec un truc aussi facile, aussi clair, que des gens ont tout de suite pu dire Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont analysé, mais en fait il a freiné ouais. après, il, il, il, il s'est fait passer, machin. Mais. Non <rire> Et au, euh, Alka, oui, euh, Doris n'était plus dans, son, dans sa case réservée, il était quand même très proche. En fait, il bouge à peine et il bloque la voiture très rapidement, mmh. donc il n'a pas le temps d'en sortir. Et Ocon a été pénalisé, mais pas pour ça. Il a été pénalisé parce qu'il était en décalage ah, de de la, de, latéral, mmh. en plus de 10-15 cm minimum. Et euh, il a été pénalisé en, dé, en décalage, donc, parce qu'il était en décalage. Mmh. C'est-à-dire que lui avait une, une meilleure possibilité de se faufiler à côté d'une voiture, etc. Donc ça, c'est interdit aussi. Si Ocon avait été en décalage de... Euh, 3 cm, et peut-être qu'il n'aurait pas activé de transpondeur et que ça aurait été bon euh, mmh. donc en fait c'est vraiment très facile et, euh, et surtout c'est très euh, comment dire c'est très scientifique c'est oui non donc là c'était non euh, Il y a eu comme j'étais euh, comme le Suzuka 2019 c'est pareil euh, c'est oui ou non et mmh. c'est exactement le même truc donc euh, mais euh, alors oui bah peut-être que Canal+ a dit que c'est comme ça mais non après Canal+ sur le moment ils n'avaient pas les infos nous non plus et c'est vrai ça mmh. pouvait paraître bizarre mais la FIA communique derrière donc après Malheureusement, les gens oui, ils voient un truc pendant le Grand Prix, mais depuis, il y en a quand même eu plusieurs jours pour avoir des, des trucs qui ont confirmé, en tout cas. Oui, c'est plus de ça que je me plains. Effectivement, pendant le Grand Prix, apparemment, ça a commencé comme ça, et oui, s'il n'y a pas les infos, je peux comprendre. Hein. On spécule, c'est normal. Mais et... une fois que ça a été dit, les gens étaient comme en train de dire, non, mais c'est parce que... Arrête, non. C'est marqué, c'est précis. Euh, donc voilà, c'est plus... Euh, euh, c'est plus... Euh, voilà, c'est impossible de Puis se tu, tromper là-dessus. Tu l'as là dit, Manu, ça se produit presque tous les ans. En plus, il euh, y, y a plein d'exemples de mecs qui anticipent légèrement le départ, euh, qui bloquent la roue suffisamment tôt pour être toujours dans la zone du capteur. Je vous rejoins. En fait, C'est écrit noir sur blanc de toute façon. Euh, si le capteur avait été dépassé, il y aurait eu une pénalité. Voilà. Voilà. Donc voilà, ouais, il a eu de la chance. Bon, Ça ne lui, euh, lui a pas non plus fait gagner grand-chose, mais bon, voilà, il n'a pas euh, eu sa course par une PIT, mais ensuite, effectivement, bon, la stratégie... Euh, pour le coup, pu... effectivement, Michael, pardon, c'est vrai que si on rentre dans, dans l'analyse, pour le coup, il ne gagne rien en plus. Euh, ah oui, bien sûr. Il, il perd plus qu'il gagne, en fait, d'ailleurs, puisqu'il perd son momentum, enfin, il perd son élan, et il doit repartir un tout petit peu après le reste. Donc, ça ne lui coûte pas de place, mais ça ne lui, lui a absolument rien fait gagner non plus. Après, voilà, c'est effectivement, voilà, ça se joue à la Formule 1, ça se joue à des millimètres hein, parfois, donc là, effectivement, ça s'est joué à, à pas grand chose. au euh, moment demande, perso, j'aimerais bien savoir quelle est la sensibilité du capteur. Mais après, euh, c'est. En fait je en de te dire, c'est pas parce que le résultat vous convient pas qu'il faut tout remettre en cause en fait, euh, la sensibilité du capteur elle est pareille pour tout le monde, donc euh, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, alors oui, euh, vous vous l'avez vu bouger et du coup vous pensez qu'il méritait une pénalité, mais la FIA a quand même quelque chose d'assez clair, physique et précis, ben, faisons leur confiance. On leur fait pas confiance quand ils font des jugements au doigt mouillé, parce que c'est vrai que c'est de la merde, et on est tous d'accord là-dessus. Là, pour une fois, ils ont quelque chose de très clair. On leur demande en plus de mettre exactement la même chose pour les limites de piste, parce que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Et là, on, on, on, ils ont, ils ont le, la technologie, ils l'utilisent, elle donne un résultat, et on dit « Ah ben non, mais la, la, la technologie doit pas être bonne. » Ben non, la technologie est bonne, le résultat est correct, fin du débat. Alors oui, il a bougé avant, il aurait bougé 3 cm de plus peut-être que ça passait en pénalité, Mais c'est pas le cas, donc euh, tant mieux pour lui, tant pis pour ceux qui se prennent des pénalités des fois, ça arrive assez rarement, et voilà, et c'est pas... Euh... Et... Euh... Alors ah oui, effectivement, oui, mais... tout le mais... monde a vu le mec faire un faux départ, nous dit, si je me suis c'est l'explication, si un pit soit tel, choque. Mais après, c'est un... Moi, soyez aussi, euh, comment dire, certains du fait que s'il avait continué son faux départ, il aurait été pénalisé. Bien sûr. Euh, là, il y, y a le côté, il, il, il avance à peine, il, il bouge avant, je ne conteste pas il bouge avant mais euh, c'est bien aussi je trouve euh, d'avoir le, le système où euh, le, le capteur a quand même cette, cette zone au moins cette, cette, sans doute une tolérance hein, parce que en fait c'est une tolérance qui est, qui est maligne dans le sens où le seul cas où le, tu peux faire un faux départ et le capteur ne se déclenche pas c'est si tu stoppes ta voiture juste après. Dans un laps de temps très court. Et tu vas forcément perdre du temps par la suite. En fait, tu ne peux, peux pas réussir à gagner un avantage en faisant ça. Euh, si Après, si vous me dites, euh, effectivement, un jour, quelqu'un vole complètement le départ, le capteur dit non, alors que le mec est juste parti, il a vraiment pris le départ avant tout le monde, ça, c'est pas normal. Mais ici, c'est pour moi pas dérangeant. Euh, après, on peut la connaître... Oh, oh, S'ils si, si indiquent la... La, comment dire, la, la, la, la zone de tolérance du capteur oui mais enfin, qu'est-ce que ça va nous faire on va, euh, moi ce qui m'inquiète c'est qu'ils vont dire il y a une zone de tolérance de 3 dixièmes et on dirait ah, oui mais 3 dixièmes c'est trop enfin, tu, voilà. peu importe ce qu'on va indiquer de toute façon euh, on, va, on va dire que c'est pas, pas correct euh, et on dit Prost aurait aimé avoir le capteur ça par exemple voilà qu'un Prost opéalisé à Monaco en 93 de faux départ alors que tout le monde avançait 2 mètres avant le début en faisant bam, bam, bam, comme des débiles bon voilà ça c'est encore autre chose euh, là au moins désormais on est sur un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile euh... ça me rappelle l'histoire de, de, de Bottas qui avait euh, qui avait ouais. lâché son truc euh, et que la voiture avait décollé pile au moment où les feux passaient et tout le monde avait dit oui il a pris le départ anticipé non il a eu de la chance parce qu'effectivement il a relâché trop tôt donc euh, à une demi seconde près il aurait été pénalisé Mais là, il a arraché trop tôt, mais le temps que le truc se mette en route, ce qui représente à peu près euh, un dixième de seconde, euh, et bien, en fait, c'est passé au, enfin, ça s'est éteint. Donc, tant mieux pour lui. Et c'est pas... Alors oui, ben, ça, ça passe limite, mais ça passe. Et euh, mm. c'est comme ça. Alors après, on peut aussi dire, effectivement, changer les règles et dire le pilote, s'il bouge, est pénalisé. Mais c'est un peu dégueulasse aussi, dans le sens où s'il dépasse pas son emplacement, il euh, n'y a pas d'avantage. Alors bon, mm. après, ben, ça, c'est aux pilotes et aux équipes de le décider, conjointement avec la fédération, Mais euh, tant, que le, tant que la, la, la règle est celle-ci et, euh, et, et que le truc fonctionne très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, oui, les gens ont vu un pilote bouger avant le départ, mais ils ont aussi vu le pilote s'arrêter avant le départ. Mmh. Et c'est pas comme s'il était parti. Euh, Regardez le départ en Speedcar Series à Bahreïn euh, en 2005. Jalot. Jalot, qui craque. Ça, complètement. Est Là, départ, vous verrez ce que c'est qu'un départ manqué. Voilà, oui, ça, ça c'est un, un, un départ volé. Pastor Maldonado Spa 2012, c'était pas mal aussi. Euh, oui, mais ça... Moi, ça, ce qui m'attriste, c'est que tout le monde oublie ce qui s'est passé après. C'est qu'il vole le départ, il, il se retrouve deuxième au premier virage, et il est impliqué dans l'accident de gros Jean à jour, et toute la clique derrière, il se fait envoyer en tête à queue. C'est un désastre. Il n'aurait pas volé le départ, il aurait tout évité, il serait sorti du premier virage troisième. Et bien là, du coup, là, là, il a, là, il a été pénalisé. Bien là, mal acquis, on... ne profite jamais. Là, là, il est en euh... Mais voilà, après... Euh... Non, non, après, bah oui, ça, ça fait bizarre, mais c'est comme ça, et encore une fois, en fait, je, je comprends qu'on se questionne, je comp... mais en fait, la, la, la FIA était très claire, et en fait, les capteurs sont... Euh... C'est des capteurs, euh, encore une fois, c'est oui ou non, quoi, donc euh, tant, mieux pour, tant mieux pour nous, parce que, j'allais dire, ça nous évite un débat. Non, du coup, manifestement, mais ça pourrait plus nous éviter un débat, puisque euh, ce sont c est, c est des règles, justement, où il n'y a pas l'espèce de, de, de mauvais jugement des commissaires qui rentrent en compte, ce qui arrive souvent, quand même, et, euh, et c'est bien, la F1 devrait plus souvent avoir des outils comme ça à sa disposition, notamment pour les limites de piste, pour dire oui non, et euh, ne pas avoir à, à prendre trois heures avec des gens qui tergiversent, euh, à savoir si on a respecté les règles ou non. On dit, perso, oui, on dit sur Youtube, perso, je suis content que Noé, n'ait pas été payé, mais les règles ne sont pas claires. Non, les règles sont très simples. Ce qui n'est pas clair, c'est la tolérance du capteur, s'il y en a une. Mais la règle est très simple. Il y a un capteur sur la bagnole, le capteur détermine si il faut départ, oui ou non. Basta, voilà. Et on passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Euh, après, bah, le capteur, là, ne s'est pas déclenché. Encore une fois, il y a eu du mal. C'est tout. Ça arrive. Mais c'est comme euh, des fois, tu vas... Enfin, t'as plein de trucs. Tu, euh, tu peux avoir des, des, des petits... Enfin, voilà. Un capteur électronique ne va pas déclencher forcément toujours au moment. Je suis certain même que les capteurs utilisés pour les mythes de piste, tu en as certains qui sont passés hors Des limites, mais qui ont réussi parce que le flanc du pneu était dans une telle position, machin. Tu peux, tu peux toujours avoir euh, euh, on ce petit coup de chance. Hein. On parle de millimètres, c'est même pas des centimètres dont on parle, c'est des millimètres. Donc, forcément, à ces vitesses là, et de euh, la précision que ça demande, il y aura forcément des petites erreurs. Là, je suis d'accord, il a eu un petit peu de chance, tant mieux pour lui. Peut-être que s'il avait fait 5 mm de plus, il aurait été pénalisé mmh. parce qu'avec 5 mm de plus, le capteur aurait dit autre chose. Et, Et à ce moment-là, je suis sûr que beaucoup de gens auraient trouvé ça sévère parce que justement, on aurait dit Ah oui, mais vu qu'il s'est arrêté, qu'il n'a pas gagné de temps, il n'aurait pas dû le pénaliser. Bah oui, mais en fait, euh, voilà, c'est comme, comme ça. Euh, et puis, on l'a expliqué depuis 10 minutes, donc je ne vais pas répéter. Si, si le capteur dit non, c'est non. Voilà. Enfin, un ça, on risque quoi pour faux départ Je crois que c'est 5 secondes. C'est la mmh, euh... oui. Alors qu'à l'époque, c'était un drive-through, voire peut-être même un stop-and-go. C'est devenu plus. Et à l'époque, le drive through c'était à la vitesse de la ligne droite, donc c'était... Parce... autre chose. Parce qu'Alumzo, en 2010, en Chine, je ne sais plus ce qu'il a comme pénalité. 5 euh... euh, ou 10 ah, Qui était, je... qu était un faux départ... Euh... C'est 5, je qu crois. C'était euh... un bon faux départ, oui. Parce qu'il a quand même eu le temps de remonter sur Massa et de l'humilier dans les stands. Donc... <rire> Je la préfère... réalité était lourde. Je préfère <rire> la description <rire> donc, de Stat et qui dit départ de points. Alonso réalise un super bon vol, il passe Weber et Vettel et prend la tête de la course dès le premier virage. Mm -hmm. Moi je m'arrête à ça. On appelle ça l'écrire l'histoire les gars. Mais... <rire> Après il a marqué, mais l'Espagnol a sans doute volé le départ. Mais non, arrêtons-nous au premier point qui était. Il a fait un drive-through. Alors le drive-through, tu perds quand même 25 secondes. Hein. Euh, c'est ah, pas mal. Ça trop à l'époque, tu vois, je me rappelais pas. Ouais. Ah oui, donc bah, ça, c'est vraiment fait humilier par contre. Ah oui, tu passes dans la piquaine <rire> à vitesse, euh, vitesse des stands, non Tu te prenais. Euh... On disait à l'époque, c'était une minute de PIT. Non, mais quand même, on était en 2010, là, les enfants. Hein, ça reste la fin moderne. C'était plus l'époque euh... où on disait, bah, écoutez, ah, vous, avez, vous avez quitté une minute de la piste, de, de 14 minutes 32. Voilà, ah, bah, ça va vous faire les pieds. <rire> on s'en on avait des choses modernes, quand même, déjà. C'est C'est Jackie Stewart qui prendra votre voiture pour la fin de la course. Voilà, démerdez-vous. <rire> euh, il n'a pas volé le départ, monsieur. Ce euh, sera euh, plus, plus facile. Pour en revenir à McLaren, c'était donc très bien. Et... Euh, Globalement Piastri a l'air d'enfin euh, avoir, enfin, avoir corrigé ce qu'on attendait de lui, c'est à dire le, la gestion de course Puisque là aussi très très bon, euh, très, très bon long relais sans dégradation mmh. et tout ça Et euh, bon, moi, Je pense que les galères de la, de la voiture sur les longs relais euh, à Bahreïn étaient vraiment dues au circuit euh, Il s'attend déjà à être très très bon à Suzuka parce qu'en fait il disait que la voiture est la meilleure C'est dans les petits virages rapides, euh, les grandes courbes un peu longues elle aime moins, les virages lents elle aime pas du tout Mais Suzuka, vu qu'il y a beaucoup de changements de direction, en fait, il disait qu'une fois que la voiture est inscrite dans le virage, elle fait ce qu'on veut, tant que le virage ne dure pas trop longtemps. Donc euh, voilà, il faudra les attendre à Suzuka, je pense. La seule euh, petite frustration pour Piastri, je pense qu'il a dû faire des cauchemars de la en arrière d'Hamilton, quand même, euh, qui avait une vitesse de, de pointe beaucoup trop haute. C'est-à-dire que même avec le DRS, Piastri était plus lent qu'Hamilton. Enfin, Piastri ou Norris Ah non, mais Norris sinon. Piastri. Oui. c'est Piastri qui était derrière euh... lui. Oui, et si j'ai si une critique à faire sur la course euh, néanmoins impeccable de Piastri, c'est que euh, sur sa seule opportunité de dépassement, il garde son freinage et il se refait oui. passer par Hamilton. C'était un peu frustrant parce que euh, personnellement, j'avais vraiment envie qu'il le passe parce que c'est vrai que je suis d'accord, il a fait un week-end très solide. Euh, j'ai quand même lu à gauche et à droite que Norris devait déjà se méfier. Bon, je, je vais attendre encore quelques courses à, à Bahrain. Norris était quand même beaucoup plus rapide que, Norris, que Piastri. pardon en rythme de course, et euh, sur la même stratégie, je, je demandais à voir. quoi. C'était mmh. ça aussi. Mais, mais clairement, chez McLaren, il y a un duo très solide, mais on sait plus l'année dernière, et, et tant mieux si Piastris, mais au niveau de Norris, voir le départ cette année, hein, ça voudrait dire vraiment qu'il y a une compétition vraiment forte au sein de l'équipe, et qu'en plus, maintenant, je crois qu'après cette course, on peut envisager que McLaren soit la, la vraie troisième force, parce qu'ils ont l'air de comprendre et d'avoir une base saine pour développer la voiture, ce que n'a pas forcément Mercedes, qu'on évoquera plus tard. Et Bob observer demande, oui. de McLaren plus rapide qu'Aston Bah oui Oui, oui, très largement. Mais ça fait 15 courses qu'on le sait, ça. Enfin, C'est je... pas forcément sur un tour parce que Fernando Alonso mais euh, et parce que la scène est un peu meilleure sur un tour. Oui. Mais euh, oui, la McLaren est globalement non, bien meilleure la C'est la troisième force du plateau pour l'instant, McLaren. Hein, oui. Norris s'est battu par Alonso parce qu'il est sur la mauvaise stratégie. Hein, mais mais oui. Street, il très, très. Ah, il faisait, il faisait 4 et 5, 5 les deux, sans problème, je pense. Oui, oui, oui, C'était sans, oui. sans aucun, aucun souci. Euh, Aston Martin, justement, bah, la cinquième place pour Fernando Alonso. L'abandon de l'Anstrol. Mais c'est, euh, je me permets de commencer, pour petit. moi, c'est vraiment justement le, le, le résultat trompe-l'œil, dû, dû au fait que justement cette Aston vole sur un tour, elle est au niveau des meilleurs sur un tour, mais en course, elle est vraiment la cinquième force. Euh, là, ce qu'a joué, tu l'as dit, Alonso fait vraiment un super tour le vendredi. Et à Jeddah, c'était vraiment important d'avoir la position en piste. C'était très mmh. difficile de doubler, même avec une voiture plus rapide, on l'a vu pour tout le monde. Euh, même avec une voiture plus performante des meilleurs pneus, on ne dépassait pas si facilement que ça. Euh, et c'est aussi, il faut le dire, à Bahreïn, le problème d'Aston Martin, c'était de bouffer ses pneus. Hein. Ils, ont, ils ont dégradé beaucoup plus vite que les autres. Et à Jeddah, on a vu que la dégradation était beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, c'était. Euh... Voilà pourquoi je dis que c'est un résultat trompeur. Je pense que tout, tout était réuni pour que Aston fasse un, un bon résultat. Euh, je pense que sur les circuits plus traditionnels, euh, et où on verra la dégradation des pneus plus, plus problématique, ce sera bah, justement un problème pour Aston. Et que je vois plutôt cinquième euh, plutôt force malgré ça. Puisqu'on l'a dit, les, toutes les voitures qui étaient devant Alonso étaient pour le coup loin devant. Euh, mmh. voilà. Il bat les deux Mercedes parce que les deux Mercedes se retrouvent derrière lui euh, dans l'histoire de cette course. Mais ça ne veut pas dire que Laston est devenue la troisième ou quatrième force du plateau. Je pense qu'ils resteront pour l'instant, en tout cas jusqu'à jusqu ce qu'il y ait du développement, la cinquième force, un peu derrière euh, McLaren et Mercedes. Clairement, rien à ajouter. Je trouve que... Fin... Euh, ouais, ils, sont... ils sont nettement cinquième quoi. Donc, euh, ils sont loin des quatre premiers ils sont loin devant le sixième euh, en termes de force donc euh, voilà quoi c'est ah, bien -ce de... ils sont pas largués hein qu'on soit ah, clair aussi, ils sont pas largués sinon tu ne peux pas faire cette course là non plus mais euh, il y a quand même un écart assez circuit... net. oui, oui, oui. Euh, le circuit voilà. fausse un peu la, la, la perception et puis, euh, puis je sais pas si vous voulez parler de autre mais pour le coup pour moi les problèmes ne seront pas réglés de ce côté là du garage malheureusement c'est c'est compliqué ben ouais, il est loin en calife, il rate son dernier tour, donc il n'arrive ouais. pas à faire un bon chrono. En course, il part pas trop mal, mais il fout la voiture dans le mur. Donc euh... Alors Alonso aussi, vrai, Ramblut, a tapé aussi, c'est vrai, Nisra dit Alonso a aussi brossé le mur, mais... Il a juste ouais. fait un bisou, ça n'a rien, rien à voir. Il a fait un petit bisou, ça. <rire> Troll, c'est pas un bisou, ça. C'est <rire> un, un, un, un... <rire> un, un, un <rire> plaquage au <rire> rugby euh, qu'il a fait là, donc... Euh... Non, non. Euh... On a fait le tour, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut dire les mots. Euh, J'espère que son enfin papa, qui est en train de payer un beau programme avec la Stone Martin euh, Valkyrie AMR Pro, va le mettre dedans l'an prochain et que ce deuxième baquet puisse enfin revenir à, à un pilote qui, ah ouais. qui, fera, qui fera ses preuves parce que là, il a eu l'occasion de les faire. Euh, pour moi, le, le pic Landstroll c'est toujours 2020 et on est en 2024, donc c'est quand même un gros problème. Putain, sacré pareil, gros, du coup <rire> Marine pourrait te laisser un peu d'espoir malgré tout parce que moi quand oui. tu suis en tête à queue, au premier virage je me dis bon bah c'est mort il va faire P15 il remonte jusqu'à la dixième place bon bien sûr avec une voiture nettement plus performante que les cinq que les équipes du fond de grille mais quand même c'était une belle course puisqu'il remonte à une place de son coéquipier donc tu peux te dire le, le job est fait et là, mais là il se prend effectivement 10 dixièmes en Q3 alors il passe en Q3 mais c'est un minimum parce que encore une fois il y a cinq équipes qui se détachent donc passer en Q3 c'est le minimum surtout quand il y a Burman dans, dans, dans la même séance qui débute et voilà il se crache après bah, 9 tours je crois donc et c'est le seul C'est le seul à, à partir à la faute. Encore euh, une euh... fois, oui. C'est ça le problème. C'est que moi, je veux bien qu'on dise que c'est un circuit compliqué tout ça, mais final... finalement, il y en a deux qui se sont crachés en course à Jeddah depuis qu'on y va, hein. il me semble. Euh, Schumacher en 2021 et, et... et Stroll. Ouais. La... Enfin, l'accident au ouais, en départ. En essai, ouais, oui, il y avait la collision et start. Mais... Si, oui, et après, on essaie il y a eu pas mal d'accidents, mais euh, le clair mmh. notamment, c'est mis deux fois. Mais en tout cas, mais pour euh... ceux qui font de la course, après, en course, mmh. ouais. Euh... On veut élargir à max Verstappen en qualif mais bon, il joue le titre mondial, c'est un peu notre autre voilà. chose. Il joue la pole quoi, c'est là bah, pole, ouais. juste perdre, enfin taper le mur à l'intérieur puis partir comme ça, enfin voilà, c'est un peu... D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je le dis maintenant, mais le tour de Verstappen samedi, c'est son chef-d'oeuvre. Il a pris vie euh, prodigieux. Oui. C'est 2021, mais avec une belle fin, quoi, c'est vraiment fou. Mm. C'est le record difficile. du tour, d'ailleurs, c'est rare, les records du tour avec les... Il a battu le, le record du tour de la fin 2021, ouais. Euh, donc euh, ça c'est quand même assez fort bon évidemment s'il avait fini son tour en 2021 il aurait été plus rapide que ce qu'il a fait cette année mais il l'a pas fini donc euh, voilà faut pas... Ça faut, faut se l'enlever de la tête il l'a pas fini son tour euh, mais franchement c'est un sacré un sacré tour de qualif oui, pour ouais. faire la, la, la pole cette année euh, Mercedes je ne vais rien dire, on va me dire que je, suis, je, je les juge euh, violemment, mais... Euh, bah euh, non, mais je euh... pense qu'on peut y aller, parce que malgré les couleurs de mon suite, je pense que j'ai beaucoup de mal de la dire <rire> sur eux. C'est-à-dire que, euh, bah pour moi, Mercedes, quand je lis les, entre les lignes des communiqués de presse, pas, ça ne va pas mieux que l'an dernier. Mmh. C'est-à-dire que la voiture est plus saine, mais ils ne la comprennent toujours pas. Euh, et leur équipe technique n'a plus l'air capable d'analyser une voiture. Euh, c'est pas mauvais il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être dans cette situation là mais Mercedes est à la dérive c'est à dire qu'ils ont un objet devant eux et ils ne savent pas comment l'exploiter ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis mais on n'a pas grand chose à y faire les pilotes ont l'air d'être un peu circonspects en se demandant comment tirer le meilleur de la voiture Euh, Hamilton change ses réglages euh, au dernier moment chaque week-end et ça marche pas plus, ça marche même souvent moins bien. Je crois qu'il a encore euh... changé ce week-end là, en plus, enfin, c'est plutôt ça. Ouais, ouais. Et Russell euh, les change pas, mais ça marche pas beaucoup mieux. Euh, donc euh, c'est pas rassurant, Mercedes, c'est à dire mm. que s'ils arrivent à trouver le, le, le sweet spot de la voiture, ça va être très très bon parce qu'elle euh, a du potentiel. Mais une fois sur deux, ils comprennent pas ce qu'ils font avec. Et euh, moi, je, je suis très étonné des discours où on nous dit oui, oui, non mais alors vous comprenez, c'est mieux. Euh, parce que la voiture, euh, elle réagit comme on veut et la corrélation est bonne. Ok, tant mieux, la corrélation est bonne. Sauf que la corrélation est bonne, mais on ne sait pas comment la, la, la régler. Donc de toute façon, il euh, y, y a quand même un problème de, de, avec ce concept. Quoi. Et je pense que malheureusement, le, concept, le problème, il est qu'ils euh, n'ont pas la direction technique et euh, les ingénieurs qu'il faut pour euh, gérer ce genre de technologie euh, aérodynamique. Et je pense que le département aéro de Mercedes est un petit peu short. Euh, pour, un, pour un règlement comme celui-ci. Euh, et que le règlement, globalement, le département exploitation et le département châssis ont du mal à, à faire le reste. Quoi. Donc, euh, ouais, Alors non le contexte d'année, le, le décalage, justement, il n'y est plus. La corrélation euh, piste-outil euh, elle est beaucoup, moins, euh, beaucoup plus précise que l'an dernier. Et surtout que 2022, où là, c'était complètement euh, fou. Mais ils avaient dit quoi Mais sur euh... le simulateur Parce qu'ils en ont parlé cette semaine du simulateur. Euh... Euh, euh, oui, en gros... Je crois, je crois qu'ils ont, ils ont du mal en fait à, à trouver le moyen de faire fonctionner le simulateur, mais c'est pas une question de corrélation. En gros, quand ils. En, en gros, quand ils font des changements, la voiture fait ce qu'ils attendaient des changements, mais ils n'arrivent pas à faire les changements pour qu'elle fasse vraiment mieux. Et, euh, et c'est un vrai problème. Enfin, euh, c'est un vrai problème d'exploitation. De, ouais, de, Il euh, y a. Euh, Ouais. Je, je, je pense qu'ils sont perdus. Je pense que le départ de Hamilton ne va pas les aider. Ah J'espère ouais. que Russell a des épaules solides parce qu'il va falloir un vrai leader pour, pour remonter tout ça. Mais euh, le problème de Mercedes, c'est qu'ils vont petit à petit glisser dans la hiérarchie s'ils continuent à ne pas régler les problèmes. C'est-à-dire que là, on voit qu'ils étaient deuxièmes Euh, l'an dernier, il y avait du mieux au classement et tout ça, mais l'an dernier, en fait, ils n'étaient pas deuxième réellement, ils n'étaient pas la deuxième force, ils étaient toujours à peu près troisième force. Il y en avait toujours mmh. qui étaient devant, puis derrière, puis devant, et ils gagnaient des points tout le temps. Mais là, cette année, quand on voit les performances de McLaren, qui étaient légèrement en retrait à Bahreïn, mais finalement, c'était quasiment une anomalie, et quand on voit Aston Martin qui n'est pas si loin, Mercedes a tout intérêt à faire attention, parce que ça va jouer quatrième, voire cinquième force cette année, et pas deux à trois. C'est clair. Et je lisais plutôt dans le chat YouTube, euh, est-ce qu'on peut dire que Hamilton a eu une nez creuse en changeant d'équipe Là, on peut commencer à se dire que oui. En tout cas pour 2025, ça c'est sûr. Euh, et, et pour mentionner Hamilton, c'est quand même encore plus délicat pour lui que Russell, je trouve, ce début de saison. En calibre, je le trouve étonnamment moyen. Euh, encore une fois, par rapport à Russell. Euh, tout est moyen dans l'ensemble chez Mercedes, mais euh, j'ai l'impression que Lewis souffre encore plus que George. Euh, et et en course, de toute façon, il était sur une stratégie qui, qui, qui n'a pas fonctionné. Euh, donc c'était. Euh... Ouais, C'est difficile d'être optimiste et, et positif pour Mercedes en ce moment. Ce n'est pas, pas un très bon cycle, ce n'est pas une très bonne dynamique. En fait, pour eux, j'ai l'impression, tu disais 2023, c'est même 2022, saison 3 pour eux, parce que c'est toujours un concept qu'on ne comprend pas. Mmh. Euh, on change des choses, on a l'impression de comprendre. Il y a un grand prix où ça marche, on se dit, bon, bah super, ça y est. Et puis, en fait, non, ils, ils n'ont jamais les réponses, on dirait. C'est vraiment problématique. Vraiment problématique. Et euh, ça ne va pas être quelque chose qui va se résoudre vite, puisque s'ils n'y arrivent pas depuis des ans, j'ai du mal à voir. Euh, Comment ils vont trouver d'un seul coup la solution pour rendre leur voiture saine, avoir une base de développement stable Et, euh, et comme tu disais, l'année dernière, ils étaient a priori troisième force à, à peu près toutes les courses. Là, pour moi, c'est la quatrième de ce début de saison. Donc, quatrième force avec un concept qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas, ouais, pas, pas prometteur. Non, moi, je, je, je maintiens ma position qui est de dire que pour moi, Mercedes, ils ont glissé définitivement. Ils sont là. Ils, même s'ils sortent une bonne voiture, ils joueront la troisième place du championnat. Pas plus. Enfin, voilà, ils sont pour moi, ça n'est plus une équipe de pointe. Voilà, on a fait la bascule, mais les équipes de pointe, il en reste une ennemie. C'est pas, pas non plus déshonorant. Il reste Red Bull et un peu Ferrari quand... Euh, voilà, il, mais ah, sinon... Je qu'il restait Verstappen et McLaren. Pardon, pas... <rire> non, Verstappen et l'autre Red Bull. Ça, ça fait une <rire> <minuit. rire> ah oui. ennemie. Je, je vais faire un compliment à Mercedes quand même, parce que je, je trouvais que justement dans leurs années de domination, ils avaient souvent des stratégies, euh, des fois soit au frais, soit trop conservatrices, mais ils avaient un rythme qui leur permettait de compenser par des, des, des bons résultats. Ces deux dernières années, malgré le fait qu'ils n'avaient plus de voiture dominante, je les trouvais toujours trop frileux ou à, à toujours mettre mmh. les deux voitures sur la même stratégie ou à ne rien tenter de différent. Là au moins, je leur reconnais que de laisser Hamilton en plus, pourquoi pas Après tout, arrêtez oui, les décès métonnements cool. de piste. Non, mais ça, ça veut dire qu'enfin, ils comprennent que euh, bah, quand on n'a rien à perdre, il faut tenter quelque chose de différent. Ça n'a pas fonctionné, mais je préfère le saluer parce que je leur ai souvent reproché d'être frileux. Et là, pour une fois, ils ne l'ont pas été. Donc, le, le résultat n'est pas au bout, mais ce n'est pas grave. Il fallait tenter. Et, euh, et ça sourira la prochaine fois. Et le jongleur sur Twitch a raison, enfin, sur la phrase, en disant, est-ce que quelqu'un chez Mercedes sait qu'ils ne sont plus leaders Et ça, des fois, je pense, je me pose réellement la question, je pense qu'ils sont toujours persuadés de... Ah oui, mais parce que le, le discours est le même depuis trois ans, en disant, oui, mais là, vous comprenez, bon une fois qu'on aura compris la voiture, on va mettre 2-3 évolutions, on va revenir... Mais même le jour où vous aurez compris votre voiture et que vous allez mettre 2-3 évolutions, elle prendra toujours 3 dixièmes par la Red Bull, elle sera pas mieux que ça. Euh, i, i, mais ils ont, j'ai toujours ouais, cette sensation qu'ils là... qu croient qu'une fois qu'ils auront compris, il faut juste qu'ils comprennent son nom. Ils comprennent vite, mais il va falloir expliquer longtemps. Et une fois qu'ils auront compris, ils reviendront comme avant. Non. Je pense que cette ère de la F1 qu'ils ont dominée, n'est plus celle qui est, qui est là actuellement il va falloir bien bosser pour 2026 à adopter, euh, et bien euh, gérer ce changement réglementaire mais bon il y aura toujours l'effet de ça alors peut-être que le moteur sera bien plus euh, puissant et peut-être qu'on se retrouvera dans une situation comme 2014 où le moteur faisait la majorité de la performance mais si c'est pas le cas bon. j'allais dire sauf que là le problème c'est qu'ils n'ont pas le châssis qui va avec donc si le moteur est une fusée en fait c'était peut McLaren ou Aston Martin qui sera... enfin non Aston Martin ne l'auront plus mais du coup McLaren ou Williams par exemple oui. qui seront devant parce que euh, en 2014 ils avaient le meilleur moteur et la meilleure voiture donc ils ont éclaté mmh. tout le monde et c'était assez facile, on voyait que le moteur était très bon puisque Williams par exemple était très bien mais McLaren et Force India n'étaient pas très bien donc ça montrait que c'était pas non plus que le moteur ou que le châssis ils avaient le package, là aujourd'hui euh, si c'est le cas ils ont ils un très bon moteur mais moi je trouve qu'en plus ils ont, ils ont enregistré des départs quand même assez importants dont celui de Loïc Serra qui va aller chez Ferrari faire les, les, les beaux jours de la Scuderia et je pense que euh, Mercedes doit commencer à réfléchir que, effectivement, comme tu dis, ils doivent, ils doivent euh, ré, euh, réaliser le fait que ce n'est plus les leaders, le fait qu'ils ne sont même plus la plus grosse menace pour Red Bull et que, même si leur voiture, ils la comprennent mieux et la mettent vraiment au maximum, euh, ce ne sera pas la plus grosse menace pour, pour Red Bull. Et euh, de là, ils doivent recruter. Ils doivent changer des gens, ils doivent virer, en tout cas, recaser des gens qui ne font plus le taf et euh, injecter du sang neuf dans, le, dans, leur, dans la dans l'équipe technique, parce que je crois que James Allison, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, clairement. Mm. Euh, Mike Elliott, c'était un échec. Et, euh, et derrière, il y a des ingénieurs des cadres qui, clairement, ne, font pas, ne prennent pas les bonnes décisions. Quoi. donc euh, Moi, je pense que Mercedes est un peu à la croisée des chemins et que s'ils si, euh, ne font pas ce qu'il faut avant 2026, la chute risque d'être un petit peu euh, haute. C'est violent, oui. Ça, ça va être compliqué. Euh, une équipe, par contre, dont, dont tout le monde est très content, hein, je pense, c'est As. Voilà. Oui. Les points de la, le point de la dixième place pour Nico Hülkenberg. Euh, un travail. Alors, ça, je pense que Hulkenberg on peut le dire, il fait un très bon boulot. Dommage, en plus, d'avoir eu le problème mécanique en qualif, oui. parce qu'il aurait pu partir encore plus haut. Mais le, le, le, ce qui cristallise quand même les réactions sur As, ça reste la, la défense de Nico Hülkenberg. Euh, de de Magnussen, pardon. Et moi, je vous avoue que je voilà. ne comprends plus les gens qui suivent la F1. Moi, j'en je, ai marre. Euh, quand, quand Perez fait une défense qui, qui soyons honnêtes, est quand même dégueulasse <rire> euh, à Abu Dhabi en 2021, tout le monde dit Oh, c'est beau, allez, come on, c'est un fighter, c'est un con. Et là, il Huckenberg, euh, Magnussen, décidément, Magnussen il est juste. Enfin, ça va, quoi, ok, il est un peu. Ah, c'est le dépassement hors piste. C'est le dépassement hors piste avant que les gens critiquent, mais euh, qui aurait dû être pénalisé. Mais après, malheureusement, c'est euh, la dérive de laisser les gens purger leur pénalité à la fin de course. Oui, puisqu'il avait fait son arrêt. Son son. Si, demain ah, on dit, si demain on dit que la pénalité doit être purgée avant le dernier tour, ce qui était le cas avant, ce qui était le cas depuis euh, Silverstone 98, puisqu'on avait dit qu'il fallait la, la purgée avant le dernier tour, eh bien, il euh, n'y a pas, de, y a pas cette, ce débat, en fait. Ben, euh, mm. enfin, une scène peut faire perdre du temps, mais de toute façon, euh, à la fin, il sera quand même obligé de passer par Essende. Ou alors, de faire, par exemple. Euh, Euh, dans les 10 tours suivant le, le, mmh. le jugement. Mais euh, mmh. en fait, il y a une faille de règlement, et elle est exploitée par As. Mais c'est comme toute faille de règlement, ça paraît un peu dégueulasse, mais tant mieux pour eux. Tsunoda, le... le, Tsunoda le laisse passer parce qu'il n'a pas trop le choix, et euh, du coup, il ne sait pas faire... Enfin, il, ouais, il n'arrive pas trop à faire grand chose. Et à partir de là, et de toute façon, en même temps, il était juste derrière Tsunoda, donc tous ceux qui sont derrière... Aurait pas pu le dépasser, quoi qu'il arrive. Oui. Après, c'est s'il prenait la pénalité sur la piste, que là il se faisait dépasser par tout le monde, mais sinon, euh... sinon il se faisait, il était juste derrière Tsunoda, donc. Euh... Je pense que ouais, c'est le règlement qui est exploité parfaitement par As et qui Magnussen fait un super taf là-dessus. On nous dit sauf que Perez était dégueulasse, mais il est devant Milton au mérite. Magnussen il est devant plein de voitures sans le mériter. Oui, alors Magnussen dépasse une voiture hors piste. Perez il est devant Milton parce qu'il s'est pas arrêté au stand. Je sais pas si on voulez commencer à jouer avec la notion de mérite, on va peut-être. Ouais, est-ce que est-ce que le mérite Enfin je pense que si tu tapes CTRL F mérite dans le règlement sportif de la F1, zéro résultat. C'est pas oui, ça ne joue pas trop le truc, hein, mais non, franchement. Euh, euh, voilà, après Pérez moi j'ai trouvé ça très divertissant mmh. mais bon ça, ça, ça fait des okay. choses qui dans le règlement sont peut-être pas forcément complètement, mais bon, on rappelle que le règlement sportif de la F1 euh, est bafoué enfin euh, vous êtes censé ne pas pouvoir zigzaguer en ligne droite tout le monde le fait depuis 5 ans, tout le monde s'en fout donc euh, voilà, ça, euh, je ne critique pas Sergio Pérez non. précisément là-dessus en, euh... euh, en plus, ce règlement euh, et le code sportif stipulent qu'un pilote doit rouler au maximum des capacités de la voiture euh, ne pas ralentir volontairement, etc. Mmh. Donc euh, la défense de Perez est pénalisable quand même si tu prends le règlement au pied de la lettre, du coup. Ouais. Donc. Donc là, effectivement, bon voilà, Magnussen se retrouve devant, mais après, il faut quand même tenir derrière, avec une voiture qui n'est pas euh, forcément meilleure que celle qui était juste, juste directement derrière, sauf, hein, voilà, il y a quand même eu, et puis ça a permis à mec de finir devant. Euh, voilà, ils ont joué un jeu d'équipe. Et Donc. Louis a raison, quand Russell prend la pénalité pour pouvoir dépasser à Monza, c'est exactement pareil. Il dépasse, il prend sa pénalité de 5 secondes, puis il l'efface. Mais ça, ça le fait tout le temps. Quand, quand Verstappen. Ah, je vais revenir mettre les pieds dans le plat, les amis, mais quand Verstappen attaque comme un bourrin, sort son adversaire de la piste et passe devant, quitte à prendre 5 secondes, c'est la même chose. Il est devant et ensuite il prend la pénalité, c'est pas grave, elle est plus là. Et bien, mmh. c'est pareil, en fait. Ou quand n'importe quel autre pilote fait une connerie pour prendre une place, ça arrive quand même assez souvent, hein, des, des trucs comme ça. Passer en dehors des limites de la piste, c'est pas la première fois. Euh, tasser un pilote hors piste, c'est pas la première fois. Et, et voilà, et couper, couper une chicane et euh, garder l'avantage, c'est pas la première fois Et ça arrive tout le temps Et oui, il monte à 10 secondes, mais de toute façon, c'est toujours rien Parce que de toute façon, un pilote qui passe un autre Qui, qui « klaxonne » derrière l'autre pilote et qui le passe Il arrivera toujours à, être, euh, à, à prendre ses 5 ou 10 secondes Mais en fait, des, des limites comme ça sont exploitées tous les week-ends Ou presque euh, Alors oui, Magnussen l'a fait de manière un peu sauvage Et, mais en même temps, Magnussen, pour moi, c'est pas dans le top 10 des trucs dégueulasses qu'il a fait en piste dans sa carrière, en fait. Donc, on bon je parle juste de sa carrière Formule tu peux, 1. Tu peux déjà intégrer dans le top 10 ce qu'il a fait avec Albon parce que le, le ouais. contact avec Albon n'était pas. Il, il prend. contact avec Albonne, bon, voilà, il a failli tuer Leclerc, il a failli tuer pas mal de gens, mais il a pas. Ah euh, non, il a, il a pas voilà, c'est. <rire> Vous êtes non, trop non, après... tendre les gens aujourd'hui. Voilà. Oui, est... oui, C'est des... mais... le wokisme <rire> <rire> <rire> est Un sport de complet. faible. Mais voilà, donc euh, oui, c'est euh... un peu frustrant. Mais il a exploité un règlement. Et euh, ben, si les commissaires n'étaient pas contents, il fallait... Enfin, si vraiment c'était scandaleux, les commissaires avaient qu'à le convoquer au stand ou je sais pas quoi, demander un drive-thru. Là, il n'avait pas le choix. Si tu fais un dress thru c'est dans les trois tours suivants, je crois. Donc oui. euh, voilà. Oui. Euh, au bout d'un moment, euh, il faut revoir les choses. mais euh... Mais aujourd'hui, on ne voit plus de drive oui. ouais, que Le drive a été remplacé par la pénalité de 5 secondes dans le, dans le règlement. Mm. Un peu, donc euh, un peu plus compliqué. En tout cas, la bonne nouvelle pour As, c'est que la voiture est rapide et la voiture tire les pneus. Oui. Donc euh, eux, ouais. ils, ont pu, ils ont super bien bossé dans l'hiver, pour le coup. Je ne pensais pas, pour moi, c'était la catastrophe annoncée et c'était la seule chose qui empêchait Alpine d'être dernières forces force du plateau. Bah, encore une fois, mais n'appuie pas sur As qui a fait un très bon travail. Et ils, sont, ils sont, pour moi, pour l'instant, la meilleure force du deuxième groupe. Mmh. Ils, sont, ils sont... Ouais, euh, Je ne je suis, je suis pas forcément d'accord sur ça, Manu, mais euh, je pense qu'ils ont juste vraiment parfaitement joué le coup ce, ce week-end. Euh, bon, c'est vrai qu'on peut dire que c'est dégueulasse ou pas. Pour moi, c'est une masterclass dégueulasse à la rigueur, si on peut appeler ça comme ça. Euh, ils, ont, ils ont manifestement le, le, le rythme pour jouer le point quand, de la dixième place quand ça abandonne devant. Euh, Pourquoi pour j'ai disais ça, J'ai l'impression qu'il y a des voitures derrière qui étaient quand même tellement plus rapides quand même que... Et Magnussen faisait bouchon, bien sûr, mais Même une fois qu'il avait arrêté de faire le bouchon, j'avais l'impression qu'il avait, il avait... Il avait été... notamment la Williams, d'Albon me... me paraissait vraiment pas mal en rythme et je ne serais pas surpris de voir Albon jouer cette 11e place. Je crois mmh. qu'on va, va l'appeler la 11e place et qu'il devient 10e ou 9e quand ça abandonne devant. Donc je ne serais pas encore affirmatif pour dire qu'ils sont, sont 6e force, mais ils sont dans la lutte pour l'être, ça c'est certain, c'est la très bonne nouvelle. Mmh. La tenue des pneus, tu l'as dit, maintenant moi je les attendrai évidemment comme chaque année sur le développement c'est ouais. là qu'on verra, mais le fait qu'il commence sur une basse scène, c'est quand même une excellente nouvelle, et ça confirme en effet que l'hiver a été euh, réussi mmh. là, ils, ont, ils ont fait du bon boulot, ça c'est sûr Williams, bon ben un petit peu comme d'habitude finalement, voilà. Albon fait 11ème c'est ce, en fait, euh, ce que je disais en fait Albonne avait vraiment du rythme en course par rapport mmh. euh, à ceux qui l'entouraient, mais euh, bloqué dans le trafic sur un circuit où, euh, où la position en piste était très importante Et après un week-end de Bahreïn aussi, vous n'avez vraiment pas pu exploiter leur voiture. Donc je pense que Williams, on n'a pas encore vu euh, le, le meilleur de cette voiture sur ces deux premières courses. Je, je les attends euh, comme 6 ou 7e force. Bon, ouais, c'est l'impression que ça me laisse, euh, en tout cas au volant aux mains d'Albon, parce que c'est toujours pareil. Il y, a, il y a un écart entre Albon et Sargent qui est, qui est assez clair et qui malheureusement, j'ai l'impression, n'a pas vraiment changé par rapport à, à 2023, du moins pour l'instant va falloir que Sargent accélère sérieusement, parce qu'Albon la avait l'air vraiment, vraiment rapide. Donc euh, sur un circuit plus conventionnel, je ne serais pas surpris de voir, euh, ouais, et Williams et As, pourquoi pas, euh, ou Steak, euh, je ne sais pas trop, ce, en lutte pour euh, cette sixième place, euh, enfin, cette sixième force euh, sur la grille, ouais. Mm. Non, je, suis, euh, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que euh, je pense que Williams a un bon coup à jouer quand, euh, ils... quand ils auront... Euh... Enfin, comment dire Je pense qu'ils ont ils, ils auront peut-être plus de potentiel à avoir un développement rapidement meilleur et du coup à être devant ce. ce devant euh, As notamment et devant euh, RB. Après, c'est vrai que c'est un peu. C'est toujours compliqué à juger fait enfin, cette deuxième partie de peloton. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur les équipes qui arrivent. Parce qu'au final, c'est très serré. Ça se joue beaucoup au pilotage aussi. On sait qu'Albon est un excellent pilote. Euh, et en fait, vu que c'est des équipes qui ont qu on pour beaucoup eu quand même. Euh, pas des difficultés à boucler l'intersaison mais qui ça a été du sportif a priori chez pas mal d'équipes euh, on sait pas exactement où ils en sont sur la, la, la, la compréhension de la voiture et tout ça donc euh, je pense que ça va encore beaucoup bouger et euh, voilà après le, le point principal chez Williams c'est quand même que Albon est vraiment nettement devant Sargent euh, et oui en course c'était quand même très bien globalement le rythme était plutôt solide mais, euh, mais après euh, Après, voilà, il faut voir si, euh, si les équipes arrivent si équipe arrive à, à gagner rapidement de la, de, de la performance. Et puis, euh, bon, bah, de toute façon, je pense que le, le problème aussi, c'est qu'on le voit dans les, depuis les deux, les deux premières courses, c'est qu'il n'y a pas énormément de place à jouer dans le top 10. Quoi. Mmh. Euh, y a, on, on a une cool. fracture entre les cinq premières et les cinq suivantes qui est assez forte. Euh, et à part abandon et les cinq premières... Euh, bah, Le point vient uniquement de l'abandon de Stroll, hein, clairement. La chance ouais. d'avoir un point, euh, ça vient de ça. Ouais. Donc, euh, c'est un peu, un peu compliqué et je pense que, euh, je pense que chaque point va compter derrière, ouais, clairement. Oui. C'est ce que j'allais dire ce point de As. On pourrait se dire c'est peut-être beaucoup de caisses pour un point. Non, cette année, pour ces cinq équipes-là, euh, un point, ça va vraiment valoir cher. Mmh. Parce que l'écart est tel avec les cinq top teams que, que, et, et la fiabilité, a priori, est partie pour être très bonne encore une fois cette année. Donc, euh, Chaque 10 place sera une petite victoire pour les équipes du, euh, du, du bas de tableau, effectivement. Et lui a raison, Berman peut rester 11ème du championnat pendant longtemps, hein, clairement, tant que les autres... Euh, tant que la fiabilité restera là. Stroll les... continue. Stroll pour l'instant tourne à un demi-point par grand prix. Donc ce oui, c'est ça, là... oui, peut-être qu'il va, il va rester. Voilà. C'est pas, pas sûr qu'il euh, qu va, qu va se faire doubler tout de suite. Très-Vestibar, euh... on a peut-être encore Berman dans le top 10, je m'exagère. <rire> <mais, t> imagine. <rire> Trois imagines. Trois pilotes dans le top 10 jusqu'à la trêve. Ah bah là, et, on, et après on ose dire que Farine va pas bien bah bravo euh, chez Alpine bon on n'a pas à faire 3 heures parce qu'on les a faites la semaine dernière Au euh, Oconne fait un super grand prix parce que faire 13ème avec une voiture qui a vraiment pas le rythme quand même c'est pas mal Gasly et... pas top invisible, inexistant <rire> pas, pas aimé j'allais dire un truc c'est pas contre code du tout hein, qui fait une bonne course mais en fait, on ne le voit même pas si Magnussen ne fait pas le bouchon, malheureusement. C'est un, euh, un peu la contrepartie. C'est qu'on le voit, euh, il, fait, il arrive à doubler Tsunoda parce que Tsunoda se fait tasser par Magnussen. Donc on se dit, bon, c'est pas mal. Mais dès qu'il dès que y a un peu d'un nouveau des égards entre les voitures, Ocon n'arrive même pas à suivre. Donc en fait, c'est compliqué. C'est un peu enjolivé par le fait que, que Magnussen fait le bouchon. Et puis bon, il prend, il prend un tour sur une course du coup, qui, fait, qui fait 40 tours. Donc c'est quand même... Euh, parce que je, avec la voiture de sécurité je veux dire donc se prendre mmh. un tour après 40 tours de course ça fait quand même très mal et bah, Gasly bah ouais bah, c'est à dire qu'ils ont non seulement la voiture la plus lente mais en plus la voiture la moins fiable jusqu'ici cette année donc c'est quand même euh, ouais quelques heures de plus c'est assez embêtant hein. ouais c'est ça, c'est la, la fiabilité on se disait bon bah au moins <rire> c'est ce qu'il leur reste ouais. bah non, non non du tout donc euh, ouais c'est bien catastrophique moi je pense que Encore une fois, malheureusement, ce pauvre con a fait une course incroyable que personne n'a vue, mais... Euh, parce que je pense que la voiture ne valait même pas la 13 e place. Euh, il finit devant les RBF1 et tout, donc... Enfin... Euh, euh, ouais, je pense que... C'était vraiment très très bien. Maintenant, euh, Maintenant, ouais, c'est... Que dire C'est... Encore une fois, en qualif, ils sont, ils sont sur la 9ème ligne parce qu'il y a des gens qui font des, des erreurs ou qui ne sont pas là, ou qui ont, voilà, qu ont un problème, mais... Euh... Si, euh, si Joe et si Sargent font leur tour de manière normale et leur week-end de manière normale, euh, ils sont encore de 20, 19 et 20. Quoi. Donc, euh, je, ouais, je suis un peu inquiet pour eux, je pense que ça va pas arranger, ça va arranger sur les circuits qui arrivent, parce que Melbourne, c'est un circuit où il y a beaucoup de virages rapides aussi, et il y a quand même quelques virages lents avec de la motricité. Euh, enfin, la voiture va, va subir son surpoids, va subir son aéro pas terrible, et, euh, et jusqu'à la première grosse évolution qui... Si je dis pas de conneries, arrive à l'automne, à l'Europe, à, euh, à Imola, je pense que euh, ça va être compliqué. Quoi. Donc, euh, ils ont promis des gros packages d'évolution, il faut espérer que ça marche, mais euh, quand je dis espérer que ça marche, c'est qu'il faut espérer quasiment un miracle pour Alpine, c'est-à-dire qu'il euh, faut espérer une McLaren 2023. Euh, alors il y a peut-être une évolution qui arrive à Suzuka, oui, peut-être que je dis une, une connerie, mais... Euh, Mais ouais, c'est. Enfin, euh, moi je suis, je suis très inquiet pour eux et j'ai l'impression que ça va pas. Là pour le coup, on parlait de Mercedes à la dérive, bah Alpine, c'est pareil, mais en 10 fois pire, quoi. Il y a Jérémy qui dit dans le chat, si ça continue, ils risquent même de perdre leur pilote chez Alpine. C'est aussi un peu ce qui m'inquiète bon et pour Gasly et pour Opel, qui eux n'ont pour le coup rien à se reprocher. Je ne sais pas trop où ils pourraient aller d'autres, malheureusement. Euh, j'ai peur qu'ils ne soient pas les premiers choix, ni chez Mercedes, ni chez Red Bull, s'il y avait vraiment euh, un shampoing moi à prévoir je ne sais pas que les place sont prises, bon, chez Aston, euh, selon ce qu'on va faire à Alonso encore une fois, pourquoi pas, mais j ai, j ai, je suis même inquiet pour le pilote français parce que je ne le vois pas forcément ailleurs l'année prochaine euh, et ce sera Alpine restera peut-être leur meilleure option. J'espère me tromper, j'espère surtout qu'Alpine que, que pourra progresser et pourquoi pas, qui sait, avec les évolutions, euh, essayer d'être la sixième force du plateau à la régulière en, en deuxième partie de saison, ce serait quand même un, un minimum pour une équipe d'usine, mais bon, il part de tellement bas que c'est difficile, difficile de voir le le Positif dans tout ça, donc voilà. Même, même pour euh, nos pilotes français qui, encore une fois, font un super boulot, euh, même si ça se verra malheureusement pas beaucoup cette année, j'ai un peu peur. Et c'est toujours le problème en plus des pilotes qui évoluent en fond de peloton. On a un petit peu tendance à oublier qu'ils sont là et qu'ils peuvent être très performants. Et pas qu'ils aient pas forcément une meilleure option pour, euh, pour l'année prochaine, qu'ils euh, qu aient leur place en la fin sans aucun doute, mais ce sera peut-être encore Alpine, euh, faute de mieux. On nous dit euh, au ou Gastien en ouais, wake. non, mais alors oui, non, mais les enfants, euh, juste on va pas euh, alors qu'ils font le boulot. On ne va pas les punir en les envoyant au championnat du monde d'Endurance alors que c'est à cause de la voiture qu'ils sont loin. Enfin, c'est je... pour je... faire 7 septième place en Endurance. Euh... Voilà, parce que, oh. alors je dis punir, ça reste bien le WEC évidemment, mais enfin quand t'es pilote de F1 et qu'on te dit, allez, on t'envoie au WEC, t'inquiète pas, bah non, c est, c est, quand t'as rien à te reprocher, euh, c'est pas, pas pour rien. C'est pas pour rien s'il y a beaucoup de plus anciens pilotes de F1 en WEC et pas l'inverse. Oui c'est ouais. ça c'est à dire que c'est euh... le, l'endroit où les pilotes de F1 vont après leur carrière en F1 mais voilà. pas, on n'interrompt pas leur carrière en F1 juste pour dire allez vas-y on va te trouver dans une voiture qui fera des 8/10. non c'est pas c'est pas comme par ça. Par contre que moi, moi je pense qu'ils peuvent avoir des, des, des, des, des propositions. Ah je sais pas parce que Gassi, pour l'instant en tout cas il se fait un petit peu malmené par Ocon. Et euh, il est là depuis pas longtemps, donc peut-être qu'il aura moins cette volonté de partir euh, et que peut-être qu'il voudra être le leader du projet pour sa, sa remontée. Je pense que Ocon en a plein le cul, honnêtement. Euh, ça fait 5 ans qu'il est es là, bien. la voiture, et ça fait quasiment que moins bien sur moins bien. Tu le vois où, Manu, Ocon Aston, Mercedes. Euh... Mercedes, s'ils ouais. ne prennent ouais. pas Verstappen, euh, je pense qu'ils pourraient prendre Ocon. C'est vrai qu'il oui, a qu Verstappen, c'est Alors, vrai. Ah oui, tu veux, tu veux dire, du coup, euh, à la place de euh, Stroll, ça veut dire qu'Alonso est parti par contre. Euh, non, ou Stroll s'il part en WEC. Moi, je pense qu'à Aston Martin, il ne faut pas penser que le, le volant est, que Stroll le roll jusqu'à ses 40 ans. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a pas que le papa qui est propriétaire. Il y a aussi tout un consortium de gens riches qui, qui mettent un fric pas possible parce que ce n'est pas Stroll qui sort un milliard tout seul. Hein. Le milliard, il est sorti par lui et ses copains. Et, euh, parce que Stroll, entre guillemets, n'en a que 3,5 des milliards dans sa fortune. Donc, il ne peut pas <rire> en mettre un dans une équipe de Formule 1. vous euh, Enfin, j'ai dit que... Et, euh, Et en fait, euh, ces gens-là ont mis beaucoup d'argent dans un projet qui, pour l'instant, fonctionne, mais à une voiture. Et je pense que euh, la pression sur Laurent Stroll pour qu'il vire son fils, ça doit être énorme. Et je suis convaincu que si le projet WEC a été ressorti des cartons dans lesquels il était sous 3 tonnes de scotch, parce qu'on avait dit qu'on ne rouvrirait pas ces cartons-là, euh, c'est pas pour rien. Je pense que, clairement, c'est un projet. C'était soit ça, soit il payait un volant à son fils dans une autre équipe, mais ça fait un peu désordre. Donc moi, je pense que Stroll, il va partir en WEC. Alors, peut-être qu'il arrivera le soir en 2025, mais 2026, il ne sera plus là. Il euh, y aura l'arrivée possiblement de Tsunoda avec Honda, mais de toute façon, d'ici là, ce qu'Alonso sera encore là, c'est pas sûr non plus, et c'est pareil, Alonso, il faut oublier que s'il y a une porte qui s'ouvre ailleurs, il peut aussi la prendre, donc euh, je pense que Hassan Martin veut prolonger Alonso, mais si Alonso traîne trop, réfléchit trop, ou se montre un peu négatif, ils vont pas non plus insister lourdement pour le prolonger. Euh, parce qu'un Alonso instable euh, enfin Alonso par principe est instable d'ailleurs mais on va, faire on va faire attention à ne pas non plus lui confier les clés du projet pour que finalement au dernier moment il jette le trousseau pour partir ailleurs Donc euh, je pense que s'il y a possibilité d'avoir Ocon ils prendront Ocon, s'il y a possibilité d'avoir un autre pilote de, de très bon niveau ils le prendront aussi parce qu'il faut reconstruire le projet sur, avec un vrai leader et Alonso est un vrai leader mais tant que ça fonctionne bien et tant qu'il décide pas d'aller ailleurs donc, euh, et en plus lui-même dit qu'il n'est pas sûr de continuer en Formule 1 donc la, la première crainte elle vient de là Ça, ça fait beaucoup de si et, et je suis d'accord avec ton analyse, elle est très, très juste, Manu. Mais ça fait beaucoup de si et j'ai peur que justement, ni Ocon, euh, ou même Gasly, je suis d'accord avec toi, Gasly es arrivé, euh, est arrivé et sorti du juron Red Bull en plus. Donc il euh, y a des portes qui sont déjà fermées pour Gasly, on peut le dire, euh, en, en Formule 1. Euh, pour Ocon, ce qui m'inquiète juste, c'est qu'il ne soit pas le premier choix. Si tu te retrouves avec un Alonso, Hülkenberg, Sainz, Perez sur le marché, ça, ça, ça fait beaucoup de pilotes qui pourraient, pourquoi pas, tu vois, le. Bien sûr être juste devant lui, hein, encore une fois, il, il, il, est dans, il est dans cette catégorie euh, au code des pilotes à vraiment considérer. Mais est-ce qu'il sera le premier choix dans une de ces équipes Je, je n'en suis pas sûr aujourd'hui. Je, je l'espère parce que je souhaite vraiment d'avoir un voleur compétitif en, en 2025. Mais euh, voilà, c'est l'inquiétude que j'ai ce soir. Et j'espère évidemment me tromper et qu'on aura deux pilotes français dans une très bonne voiture. C'est encore mieux si c'est l'Alpine, euh, voilà, mais une voiture compétitive euh, l'année prochaine. Mais Pour l'instant, on n'en est pas là. Mm. Clairement, ça, c'est encore largement le temps de, de laisser passer une bonne partie de la saison et, et une bonne partie du, du mercato. RB. Bon. C'est plus tard dans la saison qu'il faudra y juger, donc voilà. Mais enfin, bon, Icardo, quand même, fait un tête à queue, pas très glorieux. C est, c est, alors, c'est pas terrible en performance, donc, j'ai pas grand-chose de plus à te dire sur eux. Qu'on a dit sur les équipes d'avant, ils font partie de ce peloton où c'est très serré. Et où et où la course de développement va peut-être les départager. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'en interne, euh, bah, Ricardo va falloir qu'il fasse quand même beaucoup mieux, hein, parce que ce n'est pas, pas brillant pour l'instant. Si on n'a eu que deux courses cette année, donc on va attendre un peu, mais euh, pour l'instant, il ne va pas s'ouvrir les chemins d'un Mac et Red Bull pour l'année prochaine. Hein, ça, c'est certain. J'ai trouvé Tsunoda beaucoup plus solide et beaucoup plus intéressant sur ces deux premiers grands prix, et devant lui, tout simplement, euh, à la régulière. Donc, euh, donc voilà. Euh, Tsunoda frustré par Mac Boussin, évidemment, euh, Dans le Grand Prix, il est resté bloqué longtemps. La, sa course est probablement différente. S'il arrive à le passer, il, il peut peut-être jouer le top 10 à Elkenberg. Euh, mais Ricardo, bah, on ne l'a pas vu du tout du week-end. C'était très compliqué. Et puis, euh, puis il arrive quand même chez RB à prendre une pédalité pour un Unceafreli avant le départ du Grand Prix. Enfin, ils prennent la pédalité après le Grand Prix, mais le Unceafreli a lieu avant le départ. Ça, c'est quand même quelque chose où c'est pas... Je, je pas crois top. que c'est une équipe... Euh, je crois que c'est une équipe de laquelle on a, on a trop attendu en fait. C'est vrai qu'ils avaient tellement bien fini la, la saison 2023. Ils étaient au niveau d'Aston à Abu Dhabi. Donc on s'était dit, bon bah ça peut être euh, pourquoi pas la surprise qui s'intègre au top 5. Maintenant on se rend compte qu'ils en sont encore très loin. Et qu'il y, y a beaucoup de travail tout simplement. Quoi. Ils ont mis la payette à 20h32. Non, c'était pendant la course, pardon. Mais quand même pendant la course, euh, non, enfin dans time 20h32, oui. Le départ du Grand Prix. Non, 20... euh, si, si, c'était après. Euh, c'était à 20h hors local le Grand Prix. Oui. Donc oui, 20h32, c'est pendant le Grand Prix. Euh, où ils, ont, ils ont effectivement mis euh, Alain Seyfrelis, ils l'ont mis un peu après euh, Perez aussi, qui avait pris ça. Donc après euh, son arrêt, dans tous les cas, donc c'était de toute ouais. façon... Euh, ouais. Oui, de toute façon, là, c'était juste des secondes en plus. Euh, euh, mais voilà, c'était... Euh, bon, à voir ce qu'ils en feront ensuite, mais pour l'instant, pas un début exceptionnel pour Visak, Achap, et tout ça. Moi, je, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le retour de Ricardo, il n'est pas mauvais, mais... Euh, il n'est pas est top hein, pas... pour l'instant. C'est pas fou, il est juste plus à l'aise mentalement. Mais derrière le volant, c'est pas dingue. Hein. Il aurait un Norris en mmh. face, il se ferait étrier tous les week-ends. Il faut bien se rendre compte de ça. Alors, j'ai pas de oui. problème avec Tsunoda, qui est très bon aussi. Je pense que Tsunoda n'est pas exactement du même acabit que Norris en termes de pilote. Et je pense que s'il avait vraiment un top, top driver face à lui, il se ferait déboîter chaque week-end. Et je pense que euh, la petite théorie de l'an dernier, genre, mettez Ricardo, ça ira mieux face à Verstappen. Ben, personnellement, oh, je suis pas bien convaincu. Sûr. Que, euh, tant que Pérez fait ce qu'il fait là, je vois pas qu'il peut aller chercher son baquet en fait. C'est aussi simple que ça. Ah là pour l'instant, c'est pas du tout justifié de remplacer euh, Pérez par Ricardo. Après, après ces deux premiers Grands Prix, encore une fois, de la saison va être très très longue. Mais euh, si, si la dynamique euh, se poursuit, euh, Pérez, il va non seulement sauver son baquet, mais en plus, Ricardo il va non seulement pas aller chercher Red Bull, mais je ne veux pas être alarmiste, mais euh, là, pour l'instant, il se doit pour garder sa place en F1, à ce rythme-là. Mmh. Euh... Ah, ben clairement. clairement, parce que derrière, il y a Lawson, qui lui a... Enfin, oui. pour moi, lui, a, il a une, une autoroute pour avoir un bac l'an prochain, parce qu'il ah, oui. n'y a pas grand monde qui rivalise avec lui. Enfin, je... En fait, ce qui fait chier, c'est que je pense qu'aujourd'hui, Lawson serait dans la voiture, et il serait meilleur que Ricardo. Oui. Euh, et Tsunoda est plus convaincant que Ricardo, clairement. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de. Enfin, bon, pour moi, Tsunoda, il y a encore du potentiel, surtout qu'il n'a pas la même expérience. Donc, euh, même s'il commence à être là depuis un moment. Il a encore des choses à évoluer, il a encore des choses à montrer. Et euh, il est rapide, il est très rapide, Tsunoda. Il fait une belle Q3. Donc euh, mm. je pense que Tsunoda, s'il si, faut le canaliser encore, il y a encore plein de, plein de défauts de jeunesse à avoir. Mais aujourd'hui, il y a un potentiel à développer, à débloquer, qui est bien plus supérieur à celui de Ricardo, qui est en fin de carrière. Hein, il faut dire ce qu'il y a. Ricardo, il est déjà, il a déjà chanceux d'être là. Euh, et je pense que oui, euh, Ricardo, c'est un bon, une très bonne plateforme de marketing. Euh, c'est un très bon pilote dans ses grands jours, il faut pas l'oublier. Il peut très bien nous pondre une, une Q3 avec une super course et, et faire un top 6 ou 7 quand il se passera une course un peu foireuse. Mais euh, là, pour l'instant, sur ce début de saison, c'est pas. Euh, je trouve moins impressionnant qu'en fin de saison dernière, quand la AT-04 commençait à taquiner un peu et que lui taquinait un peu derrière vo le volant. Là, je trouve que la voiture est un peu molle et que lui, bah, il suit la voiture, il n'y a pas vraiment de. Euh, pas vraiment de, de, de, de, de... Preuve qu'il fait par rapport à, à ce qu'on lui donne. quoi Je suis d'accord, là ça ressemble plus au Ricardo de 2021. et Je dis bien 2021 et pas 2022. Ouais. De... Ouais. Oui, oui, oui, oui c'est un là, peu le euh... même. Qui n'était pas catastrophique mais qui est, qui est transparent en fait euh, et qui souffre de la comparaison avec son coéquipier. Euh, mm. voilà Sachant qu'à l'époque c'était Loris, donc ça se voyait encore plus qu'avec qu Tsunoda. Mais enfin, euh, c'est Tsunoda l'année dernière, moi, moi, moi le premier, hein, je lui prédisais là, une vie compliquée face à Debris, je me suis trompé. Et je me suis dit, bon, Ricardo, euh, il a une opportunité, opportunité en or pardon, face à Tsunoda qui voilà, sur certains aspects un petit peu du mal à, à mûrir parfois. Ben là, non, pour l'instant, le leader, c'est Tsunoda. Euh, en piste, en tout cas, il n'y a aucun doute là-dessus. Et euh, alors, c'est Ricardo, tu parlais du potentiel marketing, c'est ce qui me fait penser que quoi qu'il arrive, il fera toute la saison. Par ouais. contre, euh, attention quand même à montrer quelque chose, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir justifier sa, sa présence. Et pas la titularisation d'un Lawson qui, en 4 courses l'année dernière, a montré des choses extraordinaires. Donc, euh, ça revient à ce que je disais tout à l'heure les, les jeunes pilotes méritent une chance. Et euh, les pilotes trentenaires, quoi. ils ont beau être populaires, ils ont beau être euh, expérimentés. C'est plus justifié s'ils font euh, P18 en qualif et 15e en course. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, il va falloir, euh, va falloir hausser son niveau de jeu. Clairement, il faut muscler son jeu, Daniel. C'est ce que je dirais. Et enfin, Kick Sober. Bah, écoutez, deux grands prix, deux arrêts au stand foirées, Donc, on est bien. On est sur ouais, une, bonne, euh, une bonne dynamique. C'est dommage la, parce que... La, la bonne nouvelle, c'est que... Progrès, la, la bonne nouvelle, c'est finalement la confirmation qu'Audi a bien racheté l'équipe à 100%. C'est la bonne nouvelle du week-end. Ça va donner beaucoup de sérénité pour, pour le futur. Le futur est assuré. Euh, Audi va bien s'engager et a bien repris l'équipe. Par contre, c'est vrai qu'en piste... Bah, alors, Kwan euh, Yu, Joe, fait pas, fait, fait une bonne course hein, parce qu'il part quand même le dernier... Il choisit de ne pas s'arrêter et il bénéficie lui aussi du, du bouchon Magnussen pour... Euh, voilà pour pas jouer le top 10 jusqu'à cet arrêt désastreux. Euh, bon, de toute façon après son arrêt il serait reparti loin, mais là pour le coup il finit aux deux dernières places. Euh, Bottas fait un deuxième arrêt, je crois que c'est le seul, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il fait un deuxième arrêt. Euh, mais c'était... Ouais, c'était pas euh, compliqué quoi. Euh, bon, tâche, deux pas grands deux Grand prix, 2h47 au stand au total sur, les... <rire> sur tous les arrêts, ouais. c'est un, un peu le problème. Est-ce que c'était à chaque fois le, la roue avant droite qui a posé le problème en plus, non ou Non, c'était pas avant, avant gauche. Avant gauche, ouais. ouais et avant droite ah, ouais, pour Joe. Ouais, ouais. euh... ouais. Mais c'est vrai que c'est un, un problème qui les inquiète, hein, donc je pense qu'il y a un souci. Mmh. Euh, c'est ouais, c'est fou. Hein. Ouais, c'est fou. Mmh. Et puis bon, bah, de toute façon, après, ils ont pas non plus, ne jouent pas énormément, donc c'est pas. Là aussi, euh, ouais, les performances ne sont pas là, donc il faut espérer pour eux que les évolutions vont, vont faire du bien, parce que pour l'instant, ce n'est pas, pas simple, quoi. Mais ils ne sont, sont pas non plus... Euh, voilà, ils font vraiment partie de ce groupe. Ils sont dans la lutte quand même. Ah, ils sont dans euh, oui, oui. le match. Hein, clairement, ils la voiture n'est pas euh, mauvaise. Hein. Ils, pourront, ils pourraient aussi, pourquoi pas, sur certains cas, être cette fameuse 6e force qui pourrait rapporter ces 1 ou 2 points miraculeux euh, s'il se passe quelque chose de bon. Donc, euh, voilà, euh, pour l'instant, pas de conséquences sur leurs arrêts désastreux, mais il y, y, y a quelque chose à régler clairement à ce niveau-là. Ouais. Donc ça, on verra effectivement ce que ça va donner. Et, là, et aussi, d'ailleurs, ces saisons tous les dangers hein, en termes de, de volant, pour les parce pilotes, que... ouais. Botas est vraiment en fin de carrière de chez fin de carrière. Euh, là, je pense qu'on en a bien fait le tour aussi, si j'aime beaucoup Botas. Hein, il, est, il sait être très rapide et je ne pense pas que ce soit la cause de la voiture, c'est les, les pilotes. Mais, euh, mais en fait, malgré tout, on peut penser qu'il y a un problème d'input de, des pilotes quand on voit qu'ils ont fait beaucoup de. Enfin, comment dire Les pilotes sont les mêmes depuis trois saisons. La voiture a évolué énormément trois fois de suite. Enfin, trois saisons de suite. Et on est jamais, euh, on passe jamais au mieux que, que mmh. ce qui était début 2022. Quoi. Donc est-ce que les pilotes manquent un peu de... Alors on ne peut pas en vouloir à Joe, c'est un débutant, ce n'est pas lui qui doit amener le, le, le, le sérieux et la direction technique. Mais, euh, mais je pense quand même que ce n'est pas un duo qui est amené à, à faire les beaux jours de l'équipe. Euh, non, le jongleur Berman, il ira chez Asse, a priori c'est déjà plus ou moins validé. Oui. Faire vivre, c'est parti ils, ils sont ne pas sont pas ouais c'est ça et As a déjà prévu de faire rouler 6 essais libres cette année, c'est pas pour euh, rien en faire derrière euh, mais Audi après euh, il faut trouver un pilote qui accepte que 2025 soit une année compliquée c'est pour ça que je pense qu'un profil comme un Ocon peut très bien fonctionner parce que euh, Ocon il s'en fout, lui après s'il y a un projet à reconstruire derrière il signe un, multi, un pluriannuel et puis voilà. Sainz peut évidemment être un, pro, un, un très très ça bon, a... bon euh, très très bon candidat, et, et ce qui paraît, les Allemands voulaient Hülkenberg, mais bon, euh, Hülkenberg, est-ce que, pourquoi pas aussi, pour un ou deux ans Mais c'est vrai que, par exemple, on peut imaginer qu'un duo ocon sainz serait très très bon pour Sauber ouais. l'an prochain, ça serait un blow-up ouais. assez immense par mm. rapport à, à Pottas-Jo, désolé pour eux, quoi. Mm. Un peu, ouais. Oui, ça pourrait effectivement être assez, assez mieux. On verra, on a encore largement le temps, évidemment, de parler de toutes ces rumeurs de transfert et de tout ce qui se passera tout au long de, de la saison. Eh, on a repris les anciennes durées d'émission, dis donc. Ouais, mais en, en même temps, temps, temps, temps les grands prix sont chiants, donc. Oui, <rire> lieu, on est ah. devant, là, donc la semaine dernière, on non. fait deux heures, parce qu'elle qu'il y a FIA qui fait des et, et Red Bull qui font n'importe quoi, mais là, il y a quand même beaucoup moins à dire, donc... C'est plus compliqué, donc voilà, 1h39, c'est très bien, ma foi, on est, on est pas mal du tout, quand même. Euh, merci de nous avoir suivis, chers amis. Alors, annonce <rire> Storytime, oui. mesdames, messieurs, story ça dit, parce time. que... Euh, mets un message, Emmanuel Touzeau, dans Twitch, Que les gens te like ta chaîne putain ah oui ça je mettrai plus tard d'accord j'ai parlé en full boomer là quand même vous m'excuserez là mais c'était oh la vache on dirait que je découvre internet mais un mot non mais après vous pouvez vous pouvez like non mais c'est pas en fait on refera des annonces évidemment en temps et en heure mais vas-y du coup je te laisse faire l'annonce toi-même normalement c'est la dernière de grand prix ici je suis désolé. Euh, ici, sur cette chaîne-là, encore une fois, ça va continuer. Rassurez-vous, il est hors de question qu'on vous dise « Allez, c'est bon, nous avons fait deux Grands Prix qu'on s'ennuie, on arrête, hein, on ne veut plus. » C'est ce n'est pas du tout le but. Euh, mais du coup, eh bien, euh, voilà, les amis de Grand Prix euh, iront euh, poursuivre leur aventure euh, en, en solo. Je les, je, les, je les mets de côté. Voilà, je... Ah non, mais je ne sais plus, Moi, vous savez, on essaie de, de faire des jolis sourires, de mettre une bonne emmenée. <rire> on ne peut plus, on ne peut plus, voilà <rire> je suis porté. Genre non, On ne peut plus supporter, cest à Ils s'en vont en mauvais <rire> termes et tout. Non, non, rassurez-vous, juste que j'ai eu une opportunité. Non. Je serais quand même... Je serais quand même euh quand même, à un récit de café après-demain. Après voilà, vous en faites pas, euh, Manu est certes euh, énervant, mais bon voilà, il sort quand même un bouquin demain, il <rire> faut bien en parler, voilà, bon, voilà, pas, pas, pas de problème là-dessus. <rire> non, non, mais euh, voilà, j'ai eu de mon côté euh, professionnellement une opportunité, et donc voilà, je, on va, on va euh, normalement, on n'est pas à l'abri encore, mais normalement c'est la dernière ici, pour, pour l'abri que ça revienne à un moment, hein, vous en faites pas, mais en tout cas, voilà. Mais euh, pour l'instant, C'est un hiatus, comme dirait les Les groupes de musique. C'est ça, ce n'est qu'à qu nous revoir. C est, c est, vous on savez, fait on pause. Garde les, on garde les ponts au venir, les 8 heures des hivernaux, -no, tout ça. C'était quelque chose de normal. En tout cas, euh, on vous mettra les liens, tout ça, vous en faites pas pour que la, la, la suite se passe le mieux. Et si vous nous écoutez en podcast, sachez que normalement, vous ne serez pas trop impacté. Ça devrait, euh, voilà, ça devrait se passer normalement vous retrouverez vos épisodes de Grand Prix tous les matins sauf qu'il n'y aura plus ma voix dedans voilà mais sinon ce sera tout à fait euh, euh, pareil et tout à fait la même chose et c'est vrai que Laurentin pour la dernière de Grand Prix avec ma présence dedans je peux vous dire que la kick elle est dégueulasse ah mais... oh, tu as tellement insisté sur ce mot non parce que je pourrais plus après <rire> bah, voilà, parce que le récit café les gens vont dire oh, oui vous aimez rien mais là, là au moins on a des trucs qu'on apprécie c'est pas pression... faux non plus <rire> mais là, là est... oh là là est... Non, non, elle, est... elle est pas possible cette voiture là ça fait deux grands Prix je... allez allez donner une chance prochain Grand Prix de jour voilà bon euh... Mais je pense que qu ce bien sera bien toujours bien. pas. On dit mais tu n'y seras plus, Michael. Bah oui mais ça fait oui mais alors, du 64 oui, à un moment donné ça fait 4 fois qu'on l'a dit là je pense c'est ce qu'ils font encore le. le... Est-ce que la nouvelle, nouvelle est choquante pour les gens? Là, pour je sais que les gens sont choqués et déçus mais enfin oui non il y a plus. Y a, non, <rire> je ne serai plus normalement dans le Grand Prix. Normalement encore une fois on n'est pas à l'abri mais normalement voilà c'est ça sera, ça sera plus le cas. Euh... puisque mon cher Michael c'est normalement la dernière fois que nous faisons ce podcast ensemble et ben écoute ça fut un grand plaisir euh, mmh. depuis que j'ai rejoint l'équipe en... de Nexgen en 2021 parce que j'avais fait un premier stint il y, a, il y a 10 ans mais voilà depuis mon retour c'était très sympa de participer régulièrement à l'émission avec toi et puis c'était voilà, vraiment un plaisir euh, évidemment Manu, Franck, Alex je la retrouverai très bientôt et je suis, je suis sûr que toi et moi on se retrouvera aussi bientôt qui sait à l'occasion peut-être même un petit coucou dans le Racing Café du jeudi ça fait plaisir toujours faire plaisir. Donc, ah, je euh, note ça. Donc, voilà. <rire> ah, bah, écoute, dans, quand tu veux, hein, si tu as des émissions sur Alonso, Hülkenberg et compagnie, euh, sur tous les sujets, évidemment. Euh, donc voilà, un vrai plaisir. Merci pour ces deux ans, euh, ouais, deux ans et demi, même presque trois, mm. en ce qui me concerne. Et puis, et puis euh, très bientôt. Félicitations pour ton opportunité. Et puis, euh, le meilleur. Hein, et à, à très vite. Merci, Paul. C'est très gentil. Moi, je te ferai bien un grand discours, mais on se retrouve dans deux jours dans, sur, ah, dans non, une ça, émission. Les, <rire> les gens vont comprendre que ça ne vient pas du mais... cœur. Là, oui, là, ouais. <rire> non, non, mais le... euh, tu sais, <rire> disons que la, la meilleure preuve que je prends plaisir à faire des émissions avec toi, c'est justement qu'on qu se retrouve dans deux jours. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de souci. De <rire> live déprimant. Non, mais euh, ça va, vous allez voir. Dans, dans trois émissions, vous direz « Ah bah c'est quand même mieux sans l'autre con, là, parce qu'à un moment donné, c'est faut... <rire> ah oui, un discours de façade, hein, je ne pense rien de ce que je viens de dire, évidemment. Oui, bah, oui, mais, oui mais nous sommes dans le monde des médias, Paul, c'est normal. Voilà. Salut mon pote, tout ça, on connaît, hein. <rire> c'est habituel. On dit « Bah mince, je vais devoir le formule blabateur pour les débriefs. » Mais non, Michael, ça continue, mais juste sans moi <rire> Non, mais dis-le si on te fait chier, hein Mais oui <rire> Et après, si vous voulez dire que je suis la partie la plus importante de l'émission, celle qui vous permet de l'écouter, oui, c'est très bien. Moi, je, je le prends. Mais ce n'est pas le vrai. Et il savez... y a aussi Racing Café pour les débriefs f Si vraiment le problème vient de, de la partie de Next Gen... Il <rire> y aura toujours ça. Ne vous en faites pas. Ça, ça sera toujours là. Normalement, ça va, ça va continuer. Il y aura peut-être un peu moins aussi de live. Voilà, bon, Je vous, je vous dirai dans la semaine ce qu'il en est précisément sur cette cette opportunité là mais voilà bon il y aura peut-être un petit peu moins de live et tout mais vous en faites pas vous pourrez toujours lire mes conneries sur Twitter ça ne faudra pas vous en faire on va toujours toujours faire ce genre de choses ne vous, ne vous inquiétez pas euh, oui alors Manu apparemment demain sort un un huitième ouvrage déjà <rire> huitième, troisième troisième il <rire> se peut effectivement que je sorte un livre demain euh, un livre d'anecdotes la, sur la Formule 1 Qui sort euh, bah, chez talent édition toujours hein, euh, puisque ça se passe très bien avec eux donc ça revient un peu sur 70 ans de choses amusantes ou euh, intéressantes ou pas trop connues à savoir euh... enfin, intéressante j'espère euh, surtout mais no normalement j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le cas et puis euh, voilà ça sera disponible bah, pas dans vos plus, dans vos meilleures crèmeries mais plutôt dans vos meilleures librairies demain à partir de Enfin à partir de demain probablement que certaines ne auront pas en stock immédiatement vous en faites pas ça sort quand même bien Et voilà, je peux même dire le prix, c'est 15,90€. Voilà. Merci Pierre Belma. On, on, on <rire> l'achètera avec grand plaisir. C'est important. Ouais. Emmanuel Touzo, l'écrivain, viendra certainement en parler dans le Racing Café, évidemment. De vous, sûrement, sûrement. De vous ouais. en faites pas. Et on salue l'ami Loïc Chenvaspeul aussi qui sort euh, la version poche de sa euh, biographie sur Fernando Ozo. Biographie augmenté avec euh, mmh. les, la première saison Aston Martin, donc plein de, de belles petites choses. Et le titre s'appelle Les 100 choses que chaque fan de F1 doit savoir avant de mourir. Alors Manu, oui. moi, je t'aime beaucoup, tu sais, on s'apprécie. Oh. Mais tu es payé au titre, au mot, ou ça parce que... ils sont bien... Je n'ai pas, <rire> pas eu de contrôle sur le titre, dans le sens où c'est une série chez c'est une collection, c'est vrai, effectivement, voilà. chez, chez donc, Talent. Euh, mais effectivement, je fais des titres un peu longs, je suis navré. J'essaie de raccourcir, mais bon, c'est compliqué. Hein. Parce que moi, tu te rends compte que moi, des fois, je me dis Ah, allez, ce soir, je me ferai bien un petit chapitre. Puis je lis le titre de l'article et enfin, puis du, du, du bouquin. Et déjà, <rire> j'ai fini, moi, tu vois. je, je as envie de voir le titre Je peux pas aller à la suite, quoi. Je dois, je dois aller me coucher. Euh, donc, c'est plus, plus compliqué. Non, mais évidemment, en tout cas, encore une fois, félicitations. Et puis. Euh... C'est toujours plaisant de voir des, euh, des livres de Formule 1 arriver et des livres sur le, le sport auto en, en général. Euh, merci tout le monde d'avoir été là ce soir. Hein. Paul et venu en audio. Merci à tous. Et à tous les autres gens dans les différents chats. À bientôt Euh, adieu Vat comme dit, comme dit J'ai un truc, truc terrible. Un jeudi, hein, vous en faites pas, on ne part pas très très loin finalement. Puis pour ceux qui veulent avoir ma tête, demain il y a un blind test si vous voulez. Oui, écoutez, oui, c est, c est, ça part n'importe où cette chaîne, mais ça fonctionne, c'est ce, ce qui nous plaît. On, on apprécie être en, ensemble comme ça, donc c'est plutôt cool. A très bientôt tout le monde, Ciao, ciao Ciao Je suis perdu, c'est quel bouton pour... Ah c'est là <rire> bah, bah, Au revoir <rire>